Laissez-moi mon assiette de peine J'arrive en bolide d'un poly, j'attise la haine, cousin Je textes insolites, solides, je suis plus le même donc je vais me balader, aller me balader, yeah. m'balader, aller me balader, yeah. je vais me balader aux champs Élysées, j'ai dit je vais me balader Pour les nôtres, je tous les autres Je bosse tous les jours, c'est le Sénégal Je le Porsche et les poches, pleines Mon équipe de se te porte T'atteintes aux corps vous porte tes couilles Je veux pas que t'écoutes et que tu portes plainte À part ça on te aime On veut plus pour un homme Et toujours je les yens, je finis L'époque où ça marchait sans liquide dans les rangs Ça rit. et cherche que les amis de mes amis T'inquiète, les rinze Le JT Paris interconnu, l'accent Nous la flambe la mal la valeur dire qu'on vit absent Dans la ville des jolies bolits domine sans faire d'action Non y a plus d'illicite, Je pense qu'on a retenu l'alçon On est plus mal Saint-Alclame Tu vis mal ça parce que c'est fini On se massacre plus mince En plus on veut faire des sous et devenir des princes On fait sortir le genre des poches même aux plus grosses princes Donc Je vais me balader, allez me balader Je m'balader, allez me balader Je vais me balader, balader. Yeah. balader Aux sans zénisé J'ai dit je vais balader se misee Imbécile, dirais même que t'es con À vouloir nous faire des croches, pas ta gâte, et t'es yeah. What's B uh. Nouveau t-shirt, nouveau vêture, nouveau texte coupe nouvelle casquette, un bibé tueur Wesh le boss, s'ouvre ouais. le roro sur les chroniques ouais. Change rien, uh. fuck les gadgets électroniques ah. Nous c'est du solide, solide. vous c'est du lait yeah. Nous sommes des bolides, vous, vous c'est des luges oui. Nous sommes comparables aux déluges yeah. Vous êtes les sinistrés qui se réfugient ah. Paranoïaque, psychopathe, je me balader sur les chansons, flic au flop. Dans les rues panamancaïnes, je suis fire, je te avec l'équipe El PotosyN Attends ya, je connais marais ma des coquillères, je suis bouillant, y'a de la fumée du de mon vers la fenêtre Dans les coins, chic t'inquiète, volant splis, y'a les mais la bout des scampes deux secondes, vas-y mi-stable c'est pas zéro je tape musique à fond boulevard, on se pente sa par ta rue là Moi j'étais le petit qui qu'a fait contrôler Toujours le petit sourire mon quand il me disait contre le mur oui. Qui boud me hus, toujours dans la chepeau on me disait joue pas trop avec la URE, va te mettre une chego Je voulais me balader, me balader mmh. Et celui qui me les cassé j'étais chaud pour le balaffré Oh, me manque pas très quand je kick mec, tu n'es que mon type. Je suis comme ton père. Break yo neck, au lieu de mal parler sur nous. Après nous, il y a plus de groupe, y'a que des pom-pom girls. Tu te demandes si c'est blague ou blacha et dit qui parle. 100% gros 75, ça vient pas d'Arles. Si on fait le cristal, c'est cool pour la baraque, il faut ah. des sous. Ouais. Sortez-nous le tapis rouge, on ira se prosterner ah. dessus, ouais. Je suis sous wash. J'fais sale, le tapis, ah. ouais. je Sur l'instrumental, je me balade avec trop de. Je me balader, allez me balader. me balader, allez balader. Je me là de au champs émissé je dis vais me balader au champs émissé je vais me balader me balader je pas ce qu'ils disent à la fin. Voilà, t'as mieux compris Non. <rire> et visiblement, je ne suis pas le seul. Hello tout le monde Bonjour tout le monde, merci d'être à l'écoute de Radio Contact et Good Morning jusqu'à 10h. On va rester jusqu'à 10h, on vous prévient. C'est sûr, aujourd'hui c'est sûr. Ouais. Radio Contact Ce qui était loin d'être gagné, c'est que tu es là à 6h. Bravo, bravo, bravo, bravo, merveilleux. Et d'autant plus, je vais vous confier que ce matin, mon cœur de mer était intantiné, déchiré. Car Qu au moment de partir, mon petit garçon se réveille. Aïe, aïe, aïe. aïe, aïe Maman. Aïe. Ah non, là, c'est dur. On ah oui. va déjà, c'est la nuit la Mais nuit. oui, je sais, mon cœur m'oblige À travailler comme oh ça oh oh, À me lever la nuit Mais heureusement, pour... maman gagne beaucoup d'argent, tu sais Elle reviendra à elle va t'acheter plein de cadeaux on à manger, t'offrir des jouets, chérie tout ça, voilà Elle est magnifiquement bien habillée hein ouais, si, on regarde, si on ne regarde pas les chaussures, c'est génial. Oh, c'est des petites baskets mode, ah oui, bon. évidemment, ça <rire> ne te parle pas. Mais non, hein, parce okay. que la, la, la robe est très belle. Oui c'est une Oui voilà, ça fait partie de mes achats compulsifs du moment. <rire> Chez Uclash oui, Évidemment, on va mettre oui, une petite photo, évidemment. Un petit peu du cloche. Quoi C'est énorme. Quoi ça allez, allez. Qu'est-ce qu'il a Ce qui n'est pas l'habitude énorme. Ah Des atouts féminins Attends, je ne les vois pas à cause de l'écran. Voilà, là. Ils sont là, ils sont là, ils sont réveillés. Ils sont présents, ils ont une bonne vie. Je rappelle qu'ils ont leur propre vie. Et aujourd'hui, ils sont là, ils sont avec nous. Peut-être pas jusqu'à 10h. Nous partirons avant. Un petit contact news. Oui. Un petit contact news. Contact News À 6 h 2 avec Pauline Laurent. Bonjour Pauline. Bonjour Maria, bonjour Olivier, bonjour à tous. C'est un chiffre ce matin pour débuter. 20 mille, plus de 20 000 emplois ont été perdus dans la construction ces 4 dernières années. Un chiffre qui interpelle ce secteur qui emploie 200 000 travailleurs. Souffrent de la concurrence étrangère. Robert de Mulaner, l'administrateur délégué de la Confédération de la Construction, est joint par Valérie de Winter. Le problème, c'est que les charges sociales sont payées non pas ici, dans le pays de prestation des travaux, mais dans le pays d'origine. Et donc, voilà que nous avons des coûts salariaux qui sont de 20 à 30% plus chers lorsque euh, une entreprise embauche un travailleur qui est déclaré à l'ONSS. Donc, vous voyez la difficulté de voir que nos propres travailleurs sont mis en concurrence avec des travailleurs qui présentent un tel écart de compétitivité. des travailleurs euh, viennent essentiellement de... De Pologne, de Roumanie, de Bulgarie, du Portugal. Euh, on a toujours dit que quand la construction va, tout va très bien, pour autant qu'on traduise en emploi de l'activité. Plusieurs centaines de personnes rassemblées place de la bourse hier soir pour rendre hommage aux victimes du club gay d'Orlando. Des hommages qui se succèdent donc un peu partout dans le monde quatre jours après l'attaque. Et aux états unis l'enquête se poursuit. L'auteur de cette fusillade qui a fait 49 morts, Omar matine était selon Barack Obama un jeune homme en colère, dérangé et instable qui s'est radicalisé. Le président américain qui s'est entretenu hier soir avec le président français François Hollande, suite au meurtre du couple de policiers tués à leur domicile par un jeune homme de 25 ans, la aussi à Bala, qui avait lui aussi prêté allégeance au groupe terroriste État islamique. Face à ces actes terroristes, les États-Unis et la France ont décidé d'augmenter la coopération entre leurs services. Direction l'Euro, à présent, où certains de nos Diables Rouges se reposent encore aujourd'hui. Hier à l'entraînement, aucun des 11 titulaires n'était présent. La plupart devraient tout de même retrouver la pelouse du centre du Hayan aujourd'hui. Sauf Eden blessé au genou, et Kevin De Bruyne qui souffre d'une gêne aux Ischios. Kevin De Bruyne qui a été pas mal critiqué après le match perdu 0-2 contre l'Italie. Beaucoup ont estimé qu'il avait fait un très mauvais match, comme Lukaku. Ce n'est pas l'avis d'Axel Witsel qui prend la défense de ses coéquipiers. Par exemple, pour Romelu, ça n'a été une tâche... Euh... Une tâche facile euh, avec les, les trois de la Juventus derrière. Je pense que c'est une des meilleures défenses euh, de, de ouais. 7 euros. C'est euh, clair qu'il n'a pas une tâche facile. C'est dommage que euh, il n'a pas été euh, comme il, il nous l'a montré en, en match amical. Mais je pense qu'on a confiance qu'il va, qu va, qu va se rattraper et Kevin, euh, pareil, comme je l'ai dit, nous a... Vous avez déjà tellement donné de bonheur auparavant que ça peut arriver de passer à côté d'un match. Donc, je suis sûr qu'ils ont assez, qu'ils ont le mental et les qualités qu'on va et qu'on va les retrouver pour le prochain match. Et le prochain match des Diables justement qui se jouera contre l'Irlande ce samedi à 15h à Bordeaux. Marc Wilmot a d'ailleurs avoué ne pas exclure quelques changements sur le terrain. En attendant aujourd'hui à l'Euro, deux rencontres dans le groupe A, Roumanie-Suisse et France-Albanie. Dans le groupe B, Russie-Slovaquie. À noter qu'hier dans le groupe F, l'Autriche s'est inclinée face à la Hongrie 0-2. Et le Portugal et l'Islande ont terminé sur un nul. Enfin en tennis, belle victoire pour Kristen Flipkens. La Belge a battu l'Espagnole Garbine Muguruza au premier tour du tournoi sur gazon de Majorque. Rappelons que Muguruza a récemment remporté le tournoi de Roland-Garros. avec C'est dans la suite en musique, 6 heures passées de 6 minutes. La météo, c'est pas encore terrible, terrible aujourd'hui. Non, c'est comme hier, hein, de la grisaille et de la pluie. Cet après-midi, les averses pourront être intenses et accompagnées d'orages, voire de grêle. 14 à 19 degrés au thermomètre. Merci Pauline, rendez-vous dans une demi-heure. Je ne sais pas combien tu as payé le petit effet euh, orage Mais on l'a bien rentabilisé celui-là Très très cher Et Très très cher Mais ça valait la peine franchement ah ouais, bien. Kong Z, tout de suite sur Radio Contact Disgirl Sur du contact. Le replay. Alors hier, il était notre invité, ouais. c'était Christophe May. Quelle belle rencontre, quel chouette gars quoi, vraiment. Je, je n'ai remarqué qu'après en voyant la photo euh, qu'il portait quand même une chemisette en dessous de sa chemise. Je l'ai vu tout de suite, mais Et écoute, ça n'inquiète personne. c'est comme quand il porte une salopette. Imagine ouais, oui. Gary ou moi avec une salopette. Ou en Bartos. Ou Ga... Ah mais oui, mais il en a une lui. Imagine, je... allez je parle pour Gary moi je ne ferai pas de commentaires sur Gaëtan Bartos, euh, on aurait juste l'air ridicule. Évidemment. Et ma Mama maman, oui. Mama, lui il a l'air... Ouais mais, ouais, mais c'est parce que c'est son style, il n'a pas cherché à être autre chose, c'est son style. Alors ça lui va super bien. Et c'est vrai qu'il a l'air déglingué, hier il est arrivé avec les cheveux complètement en pétard, euh, ouais. et il est arrivé avec son pantalon qui lui arrivait euh, mais par terre, et ça lui va. Il était champêtre. Il était champêtre. Il était champêtre. Mais ça lui va super bien, ça le rend ah ouais. sexy même. Très très bien. Alors un beau bon moment dans l'émission hier, entre 9h et 10h, quand euh, il était avec nous, c'est le fameux défi pas de danse. Oui, oui, oui, oui, oui. Oui. J'ai essayé de l'imiter d'abord dans un premier oui. temps et il m'a dit, tu m'imites ou tu imites une poule J'étais ah, moins fier. Je me s'il allait rire ou pas. Mais, Là, mais non, non, il a euh, entre les deux, il a souri. Oui <rire> C'était hier sur Radio Contact. Écoutez. É écoutez, ça s'est passé dans le Good Morning. Et alors, c'est quoi ce, cette histoire de fameux pas, euh, Maria Alors moi, je voilà, je, je, je le trouve. Alors, j'ai eu alors. la chance d'aller te voir, notamment à Forêt Nationale, où tu es juste magnifique. Et alors, il a, il a, enfin, tu, tu, danses du tonnerre de Dieu, quoi. Franchement, oh, ah non, mais c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Et alors, il y il y a ce fameux pas. Je dépose mon casque. Si vous le suivez sur Radio Contact en télévision, c'est le moment de, de bien regarder ce qui se passe, évidemment. Je le fais très mal. C'est pour ça que j'aimerais que tu m'apprennes à le faire. Vas-y, vas-y. Cette espèce de chose qui fait comme ça. <rire> Qu'est-ce qu'elle fait mais attends, c'est ce juste ça, c'est magnifique. Tu veux bien le faire Bravo avec moi Attention, attention, alors. Maria allez, et, devant, et Christophe May pour le fameux bien, pas, mettez-vous là devant. Oh. Mettez-vous là devant, installez-vous. Prenez -vous -devant, installez <rire> oh. pas les pieds dans les fils. <rire> attention, <rire> hein <rire> oh, C'est trop allez, cool. Merci, vas-y, on nous met un allez les encourage, on les encourage, on les encourage. Allez sur Dang Dang Dang, c'est parti Hop, on jette le, la jambe droite. Hop, ah oui, oui, oh c'est oui, beau. Ça okay, okay. oh, oh, oh. Ouais. vas avec moi, mais Un, rien de. Ouais. Retrouvez <rire> les meilleurs moments du Good Morning sur radiocontact.de et retrouvez la vidéo de ce beau moment très visuel sur la page Facebook du Good Morning. Qu'est-ce qu'il est chouette Allez, c'est Milo qui arrive. Howling at the moon. Et dans un instant, l'info insolite nous emmène en Australie. Pour moi, le match ne commence pas avec. Non, tu as raison. Il ne commence pas non plus avec. Tout à fait d'accord. Il ne commence même pas avec. Quel merveilleux mouvement d'attaque en ce Non, pour moi, le match commence avec mon Coca-Cola bien frais. Pour moi aussi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 Le Good Morning, l'émission qui a des expressions. No job in job, on dit, hein Non, no job in job. No job no in job. No, no zob in job. job. Ah oui Eh ah, ben ouais. Tous les matins de 6h à 10h, c'est le Good Morning sur Radio Contact.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 When you get Radio contact avec Howling and the Moon on vous rappelle que dans une moins d'une semaine maintenant ce sera mardi good morning spécial 100% belge à l'occasion de la fête de la musique et Milo sera là la la la la la la la la la la la la la la note de musique. la la la tu vois fête de la, musique. On va. la la la Dis, on la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la Connaissez-vous Tim Samuel Non Tim Samuel est photographe, il se trouvait dans l'eau en compagnie d'une amie près de la localité touristique de Byron Bay. C'est très joli, c'est oui, au sud beau, de Brisbane. C'est vrai, c'est très beau. Euh, il, euh, alors il y a 8 heures de plus là-bas, donc on leur fait un coucou s'ils nous écoutent depuis l'Australie. Okay. Il est 14h18 là-bas. Ils ont bien de la chance. On <rire> leur souhaite une bonne sieste. Voilà. Alors ils se trouvaient là-bas au mois de décembre, euh, ils ont vu, ils faisaient un petit peu de plongée, tout ça, ils voyaient un truc super sympa. Hop, petite photo, la photo fait le buzz. 2,3 millions de vues euh, sur In. I'm parce que c'est comme réseau social mais un truc de photo voilà euh, pourquoi cette photo a-t-elle fait le buzz il y a un animal qui a surgi lors de la prise de photo ouais il y a un requin dans l'eau quoi ils prenaient ils ont pris une photo en l'occurrence d'un animal oui d'accord gourou dans l'eau c'est plus rare <rire> c'est un, un, un animal marin donc c'est un animal marin c'est un animal marin un requin Ce n'est pas un ruck, un, un poulpe géant, euh, pas plus grand que ça. Une méduse. Lémo. Alors, il y a une méduse. Une méduse, ouais. Mais il n'y a pas que, que la méduse. Un une chien étoile. Un chien. Une étoile de mer. Un kangourou, un chien, une méduse, promène ah, dans l'eau. <rire> il y avait bob l'éponge Non, il n'y avait pas <rire> il y avait bob l'éponge. Il y avait donc sur la photo, il y a une méduse ouais. et il y a un hippocampe. Mais non. un autre animal marin un autre animal marin ah, une, euh, du, du gabarit de la méduse ou plus grand tu as l'air de faire plus, plus ou grand. moins du gabarit de la méduse plus ou moins de ah. euh, non, une, une moule euh, une grosse euh, moule qu'on trouve normalement dans le poisson un poisson alors pourquoi le buzz parce qu'il y a un poisson parce que c'est un poisson il y a une méduse volant. il y a un poisson une parce méduse parce qu'ils s'embrassent ils ne s'embrassent pas ils copulent ils s'enlacent ils sont un câlin non ils ne font pas des câlins ils sont l'un dans l'autre oui ils sont oui c'est une bonne réponse Maria le poisson est rentré par l'arrière de la méduse, oh. et il s'est retrouvé piégé dans la méduse, comme oui. s'il était dans un hublot, comme ah, ça. C'est très drôle. Et donc finalement, c'est marrant parce que les deux sont piégés en fait. Le poisson est piégé parce qu'il est dans la méduse, et la méduse est piégée parce que dès ce moment-là, c'est le poisson qui contrôle la méduse, ah, puisque en avançant, il, fait, il, fait, il avance comme s'il était dans un hublot, donc il fait avancer ah. la méduse. Il images. est pas, il, il est pas brûlé, il est pas. Ben non, apparemment lui il n'est pas brûlé, voilà. Et Nous on mettrait notre petit doigt dans la méduse, ah, on serait brûlé. Mais lui il est pas brûlé. Euh, 2,3 millions de vues. Alors il euh, y a un expert un spécialiste de la vie marine à l'université de la technologie à Sydney qui a confirmé ah bon, il a enfin que c'était quelque chose. <rire> <rire> oui exactement que c'était une photo d'une grande rareté puisque effectivement si les poissons et les méduses peuvent s'amuser et jouer ensemble, c'est assez rare que le poisson rentre comme ça dans la méduse, ce qui donne euh, une photo assez euh, assez hallucinante et euh, Il y a une petite vidéo aussi qu'on va poster sur la page Facebook du Good Morning. C'est mignon comme tout, le petit poisson dans son hublot. C'est voilà. là-bas que tu dois aller te baigner, Gary <rire> Pourquoi Pour rentrer dans quelque chose oui. <rire> Évidemment ah, ah, Viva Australia ouais <rire> Fergie et Glamorous <rire> sur Radio Contact en 2007. Bonne matinée, bon réveil a Drive through rose Hill I don't care, I'm still real No matter how many records I sell. After the show, after the grimace, I like to go cool out with the family Sipping, reminiscing on days when I had a Mustang And first class Up in the sky Popping champagne Living my life In the best lane I want to change By the glamorous Flows, flowers, ooh, ooh, ooh. flowers, flowers. Caviar eas, you deserve nothing but all the finer things. Now this whole world has no clue what to do with. I got enough money in the bank for the two of us. I gotta keep enough lettuce to support your shoe. Fetish lifestyle, so rich and famous. Robin leech, get jealous. Half a million for the stove. Taking trips from here to roll. So if you ain't got no money, take your broke ass home. And yeah. yeah. so to hear i got people in my ear telling me these crazy things that i don't Fergie sur Radio Contact avec euh, Glamorous. On a des nouvelles de Fergie, parce que Will am, on a eu des nouvelles. <rire> je crois que depuis, il ne parle plus, du coup. Elle est à la gêne. <rire> <rire> je ne sais pas, effectivement, s'ils ont encore des contacts depuis euh, quelques jours. Là. À 6h40, Géraldine sera là. En attendant, un petit pif d'harmonie. Welcome home. Welcome home. Welcome home. Du lundi au vendredi, 16h20 sur Radio Contact. C'est David Antoine. Côté euh, message, Nathan. Oui, on a reçu... Euh, on a envoyé... Oui, non, en <rire> fait, j'en ai pas euh, enregistré là tout de suite. Ouais, j'ai paniqué là d'un donc... coup. Ouais, il a voulu euh, <rire> masquer, en fait, non. Non, mais je suis désolé, mais j'ai paniqué, voilà. <rire> ouais, euh, c'est pas la première fois. David Antoine, 16h20 sur Radio Contact. Chaque, Chaque samedi, samedi 19h20, 19h, h les, les, les mix de contact. Les mix de contact. Sur Radio Contact. Radio Contact. Feeling good. Hey, this is Taylor Swift. This, this is Justin Bieber.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 Justin Bieber en concert avec Radio Contact. Radio Contact. Retrouvez l'intégralité des concerts Radio Contact sur radiocontact.be. Good morning sur Radio Contact, l'émission qui parle presque allemand. Stoppen Grootenburg, hein? Krakotos On les bigo, De 6h à 10h sur Radio Contact, c'est le Good Morning. I'm standing pick up the picture, I'ma get you fired I know you're always on the night shift, but well, I can't Mind, mind, mind not, stand, but you gotta go to work, work, work, work, work, work, work You don't gotta go to work, work, work, work, work, work And my body, gonna don't work, work, work, work, work, work We can work from home, oh, oh, We can work from home, oh, oh Let's put it in a motion I'ma give you a promotion I'll make it free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 Retour en 97 dans les prochaines minutes avec Meredith Brooks et Beach.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 Contact News. À 6h31, Pauline Laurent. Bonjour. Bonjour Maria. Bonjour Olivier. Bonjour à tous. La pénurie des bouchers s'accentue en Wallonie. Un sommet même matin. Il y avait 700 postes vacants fin de l'année dernière. Les abattoirs et bouchers ont donc des difficultés pour recruter. Le reportage de Pascal Ourmand dans une boucherie de Braine-l'Alleud. Tu veux pas aller chercher la nou dans le dans le frigo Oui bien patron. Bertrand Bernard, gérant d'une boucherie charcuterie, le constate, les candidats ne se bousculent pas pour obtenir un poste. L'année dernière, j'avais fait une une demande au forum. J'ai grosso modo quatre bouchers qui sont présentés, euh, trois bouchers flamands et un wallon. Bon, les wallons, bah, apparemment, ils sont pas trop demandeurs de travailler là-dedans. Pour lui, une image tronquée du métier est clairement l'une des causes. Les jeunes ne savent pas tout à fait de quoi consiste ce métier. Ils ont toujours l'impression d'être euh, les mains dans le sang, etc. Alors que c'est pas du tout ça, quoi. La formation poserait aussi parfois problème, tout comme un manque de motivation. Je crois que les jeunes ne sont pas trop pour se lever tôt. Si jamais, je vais dire, on avance plus loin et qu'on veut devenir indépendant, ben là, c'est 12 heures par jour. Voilà, ça fait peur. Pourtant, Éric huard le Boucher recruté, insiste, c'est un métier passionnant. C'est un métier qui vous permet de, de vous exprimer aussi, de faire des, des changements, de faire des nouvelles recettes. Et ici, avec Bernard, on n'arrête pas chaque semaine d'essayer de faire quelque chose. C'est comme ça qu'on a découvert un peu des, des goûts surprenants euh, abricots, feta. Euh. De quoi peut-être susciter quelques vocations. Troisième des quatre jours de grève tournant dans les services publics à l'appel de la CGSP Wallonne. Aujourd'hui ce sont les provinces de Namur et du Brabant-Wallon qui sont touchées. Pas de perturbation au niveau des transports en commun mais les administrations devraient rester fermées. Et des actions de sensibilisation sont aussi prévues dans ces provinces. Et en parlant de grève, elle se poursuit à la prison de Lantin. Ah oui, à Non, par contre, les gardiens reprennent leur travail ce matin. Des grèves dans les prisons qui coûtent cher aux zones de police qui ont dû envoyer leurs agents en renfort dans les établissements pénitentiaires. Selon la zone de police Nivelle-Genap, cette grève de 46 jours à la prison de Nivelle va lui coûter 250 000 euros. Une minute de silence sera observée ce midi dans tous les commissariats de France ainsi que dans tous les services du ministère et à Magnanville, commune où a eu lieu lundi soir le meurtre de ce couple de policiers à leur domicile. Un acte perpétré par Larossi Abala, un jeune français de 25 ans qui a affirmé avoir prêté allégeance au groupe terroriste État islamique avant d'être abattu par les forces de l'ordre. Trois de ses proches ont été placés en garde à vue. Quant au fils du couple, un petit garçon de 3 ans, il est toujours hospitalisé en état de choc. Et après cet acte terroriste, le président Français François Hollande s'est entretenu avec le président américain Barack Obama. Ils ont convenu de renforcer la coopération entre leurs services face à cette menace djihadiste. Car l'auteur de la fusillade qui a fait 49 morts dans un club d'Orlando, s'est lui aussi revendiqué comme appartenant au groupe terroriste état islamique. Aux États-Unis, toujours, Hillary Clinton a remporté la dernière primaire démocrate à Washington. Une victoire symbolique car la candidate à la Maison Blanche avait déjà obtenu le nombre de délégués requis pour être désignée. Alors au de football, de nouvelles violences. Entre supporters anglais et russes hier soir à Lille Il n'y a pas eu de blessés, ces heures ont éclaté à la veille du match Russie-Slovaquie Qui a donc lieu cet après-midi à 15h Deux autres matchs à l'affiche aujourd'hui Dans le groupe A, Roumanie-Suisse et France-Albanie Panos présente les feux du four oh, ça va vite Goûtez la famille à croquer et gagnez des tickets pour Plopsaland Panos, le goût de chez nous Conditions sur panos.be 6h34, la météo, encore un petit peu de pluie aujourd'hui Ben oui, un temps mitigé, de petites éclaircies si possibles parmi les nombreux nuages, mais des averses intenses par endroits cet après-midi, 14 à 19 degrés. Merci Pauline, à tout à l'heure, il sera 7h. Géraldine arrive dans la suite, elle va revenir d'ailleurs sur Christophe May, je pense qu'elle a des trucs à nous dire, <rire> et puis dans la suite également, la chanson que tu as envie d'entendre, et comme t'es super, tu vas l'écouter, c'est sur Radio Contact ce matin, 6h35.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 I'm a little bit of everything, all roll into one. Got to make you nervous And I'm going to extremes Tomorrow I will change Euh, bitch La chronique de Géraldine Avec évidemment l'incomparable L'inégalable et celle dont on ne se séparera jamais Géraldine J'ai l'impression d'être un petit peu d'homme Que les cadiches que j'ai gagné à concours <rire> <rire> Bonjour Maria, bonjour Olivier Vous allez bien les oui, non, bien, enfin, oui, oui, oui ça va. Oui. Et ma tête elle a l'air comment Heureuse, super, contente, super, rayonnante Eh oui. le bien les amis vous avez voilà. du compost dans l'œil. Je suis en colère Oui Marie a Olivier Mais je l'ai à travers de la gorge Voilà, encore une fois, je loupe la crème du meilleur de ce qui se passe dans cette superbe émission du Good Morning et je ne fais que récolter le fond du panier. C'est à dire vous, Maria, non, Olivier et les figurants complètement crevés et au bout du rouleau dans ce studio surchauffé qui sent aussi bon qu'un hangar élevage intensif de porcins situé en plein sud du Hainaut. Une oui, oui, ça sent ça, ça sent ça. Une fois de plus, on ne voit pas de quoi je veux parler dans mon cri de non, désarroi. Hein, non, non, non, on ne voit non. pas. Mais je vous parle de Christophe Ma, évidemment. Marie ah, oui. et Olivier. On invite Christophe Maé dans ce studio et on prévient pas Géraldine, évidemment. Christophe Maé est dans la place et elle est où, Bibi, ici hein? Elle est où, Bibi Eh bien, Bibi, elle est chez elle. Alas, de, en train de compter ses doigts de pied pour savoir s'ils sont toujours là. Cessez de rire, vous m'écœurez, madame. Mais est-ce est votre sport favori que d'appuyer sur ma grosse pombe à sang de type cœur et de me faire peine et douleur Mais allez-y, il faut toujours de toute façon un bouc émissaire dans une émission. C'est la dernière arrivée qui traque, c'est ça Mais c'est quoi le Problème de ne pas me convier Marie et Olivier c'est mon physique hein? je ne suis pas assez bien que pour être présenté à ce Christophe Maé mais hein? non c'est pas ça, c pas ça. il y avait peut-être pas assez de place dans le exactement. studio exactement ah oui eh ben, je ne pouvais pas venir m'asseoir sur les jambes d'Olivier oui, vous qui aimez vous vrai. qui tant à jouer à Dada sur le cheval de mon papa en privé vous voyez ce que je veux dire ah. <rire> arrêtez ragez vos rames ou oh, peut-être avez-vous peur que je vous fasse tout simplement de l'ombre à l'un et à l'autre ah, ah non. Non. oui les cocos parce que moi je connais sur le bout des toits Christophe Maé, ah, j'aurais ouais. posé des questions intelligentes et profondes, ce qui a ah, ce qui nous aurait changé du niveau intellectuel des fautres faut, de questions. Enfin. Moi, Christophe Maé, Olivier, c'est toute ma vie. Depuis qu'il a été découvert via cette superbe émission La Nouvelle Star, je ne vois encore arriver des lignes tortues aussi même que Marion Chenu s'est coquée. Il a chanté c'est Ni et à un moment oui, Christophe, willem aime ça. Non, que oh, Olivier, c'est terrible. <rire> terrible, terrible, terrible. Coupez les caméras stopper la diffusion des bandes de contact j'ai confondu Christophe Maé avec Christophe Willem Oui oh, c'est gênant. non alors les amis je vous pardonne vous avez bien fait de ne pas m'inviter parce que entre nous je déteste Christophe Mahé oh, oui. non je n'aime vraiment pas Olivier j'ai acheté son album il a une voix trop naziard pour moi c'est simple il ne chante pas il ne fait que jacassé allez tout est pardonné les cocos vous reprenez la place number one dans mon cœur et n'oubliez pas par contre, si Christophe Willem vient, je suis votre femme. Bisous les cocoyes On va parler d'un truc dont on n'a pas encore beaucoup parlé en ce moment. C'est l'euro, voilà, avec l'hymne officiel dans un instant. David Guetta et Zara Larsson. Dans la suite, la chanson que tu as envie d'entendre et comme t'es super, tu vas l'écouter. C'est sur Radio Contact. Bon réveil.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 Envolez-vous d'un clin d'œil de votre chaise de bureau à votre transat avec Jetair. Réservez maintenant votre last minute et profitez de réductions jusqu'à moins 50% sur vos vacances d'été à Kos, en Bulgarie ou en République Dominicaine. Allez vite dans votre Jetair Center chez votre agent de voyage, Jetair ou sur jetair.be. Jetair Discover your smile Capteur de stationnement Oui Téléphone main libre avec commande vocale de Ford Sync. Oui Système de navigation avec écran tactile Oui Quoi d'autre Le prix Ford Focus Business Class, en juin, conditions exceptionnelles sur une sélection de voitures de stock Toutes les infos sur Ford.be Ford, go further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 Dites-vous, oui les mens À part la Belgique, t'es pour quelle équipe toi l'euro Mais pour le Brésil, hein Quoi Le Brésil participe à l'euro Oui, oui, oui. À chaque match d'un des frippies, oui, oui, oui. Bon, Rose <rire> Brasil, bien de chez nous, la, la voilà De Rose les mens À table Le coup de mon c'est l'émission des grands. Un grand nez, hein C'est pour ça Ah ouais, <rire> mais... Ouais, ouais, des grandes mains aussi, des grands pieds. Ouais, mais... Yeah. <rire> 10h, 10h, c'est le Good Morning sur Radio Contact. Étai sur Radio Contact. This one's for you. L'info trafic. Avec Aurélie. Le point, le point noir de la matinée ce matin, c'est l'autoroute e <rire> 40 Gand-Bruxelles. Vous perdez déjà 50 minutes entre train à Grand mes grands C'est à cause d'un accident impliquant un camion dans l'échangeur de Grand Bigard. Euh, une fois entravée dans la bretelle reliant la E40 venant de Gand au ring intérieur de Bruxelles vers Zaventem, le camion a perdu une partie de son chargement, c'est des petites boîtes en carton. Il va falloir, va falloir nettoyer tout ça, ça va prendre un petit peu de temps. Vers Bruxelles, des ralentissements déjà également sur la E429 entre Lembek et Halle, sur la E19 entre Feluy et Arken. Ensuite, juste après Nivelle Nord, sur le ring intérieur de Bruxelles. Euh, C'est le chantier dans le virage de forêt qui vous ralentit depuis Bercelle vers Grand Bigard. Merci Aurélie. Soyez patient prudent, bonne route. L'info trafic avec vol annulé, voyageurs dédommagés. Comptez sur l'assistance voyage d'Origne. Et on revient dans un instant sur Radio Contact 6h48 avec la chanson que tu as envie d'entendre comme tu es super, tu vas l'écouter. Le Good Morning revient sur Radio Contact après ça. En juin, profitez des Summer Deals chez Toyota. Super remise sur toute la gamme plus extra remise sur une sélection de véhicules de stock. Les Summer Deals avec double remise, c'est maintenant chez Toyota. Plus d'infos sur toyota.be Le Good Morning sur Radio Contact jusqu'à 10h, 6h passées de 48 minutes. Direction ce matin Ah, je ne sais pas. Linkbeek, C'est où Link T'as vu pourquoi je me t'existe ah, sur... Pas ah, toi bon non, pas. non plus. Non. Ah. Link big, apparemment. La chanson que t'as envie d'entendre et comme t'es super tu vas l'écouter. En fait tu allé nous mettre un artiste de Linkkebek. Ah non non euh, je... que je connais pas Ça y est pas Non. non, pas <rire> pas non Par contre il y a un petit Deleuze vachement sympa Linkkebek. Je suis allé, euh, Il fut un temps <rire> mais voilà. Non mais en plus, plus qu'il nous écoute. Donc ah euh, bon? c'est sympa. Non si non. Non. Ah c'est ah c'est Ils sont peut-être... C'est peut chez moi. Ouais. Alors Linkkebek c'est là que se trouve Jean-Christophe. Bonjour Jean-Christophe. Allô, bonjour. Allô, allô. Mais, mais, mais comment ça va Jean-Christophe Ça va, ça va. Alors, qu'est-ce que tu fais de beau déjà ce matin Ce matin ben, J'ai fait un petit déjeuner pour une petite femme qui a son anniversaire hier. Ah, et, bon euh, anniversaire à elle. <rire> et, je, et je voulais lui offrir cette chanson justement. Donc euh, voilà. Ah, ah ben, ça nous fait vachement plaisir de, de lui faire ce cadeau aussi. Elle s'appelle comment ta petite femme Caroline. Et Caroline, elle aime quoi comme chanson donc Euh, ben, tourne de loin yes. est-ce que tu veux profiter de ce moment pour lui déclarer ta flamme encore une fois <rire> ben, je, je voulais lui dire ça fait pas longtemps qu'on se connaît et, euh, et vraiment euh, je l'aime de plus en plus tous les jours et, euh, et voilà <rire> c'est plutôt, plutôt bon signe je vais te dire oui. j'espère que ça durera longtemps longtemps, longtemps. Oh, je vous le souhaite aussi <rire> franchement plein de bonheur à vous Merci, merci. Et euh, tourne-tourne et de Louane alors. Hein merci. On <rire> t'embrasse Jean-Christophe. Salut Jean-Christophe. avec tourne, choisissez aussi vous la musique. Ça se passe sur radiocontact.be 6h50. Bon réveil. C'est nuit dehors. J'ai besoin d'oxygène encore. À la semaine prochaine. Si le vent te ramène.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 et veines encore pour que tu te souviennes à l'amour à la haine tes envies d'ailleurs propage le feu dans les cœurs et courir sur les toits j'ai tant besoin de toi je sais qu'on se relevait Avant l'hiver Sur Radio Contact, C'était le choix de Jean-Christophe. Ce matin dans le Good Morning. Tourne. On en veut pas ailleurs. Allô On l'a gardé. Oui, à... allô, ah, ne quittez pas JC depuis le standard du Good Morning. Oui, allô, oui, oui, allô JC Oui, si JC depuis le SFP du, du Good Morning. Oui. Maria, oui. Est là, Maria est là. Maria oui, oui, là. là. Oui, elle est oui, là, oui, oui. Oui, Oui, Maria, vous ne devinez <rire> jamais qui j'ai au téléphone pour vous. <rire> j'ai peur, je sais pas. Christophe May, C'est pas vrai. Si? Mais non. Je sais pas ce que vous lui avez fait mais pour rien il se demande s'il n'a pas rêvé quoi. Pourquoi ben, il m'a dit écoutez il m'a dit texto, je suis tombé sous le charme de la belle demoiselle. Oh Ce ouais. matin sans vous, ça fait mal. Oh Il voudrait vous revoir parce qu'on ne sait jamais. <rire> Car maintenant, ici où il est le bonheur, quoi. Oh, c'est beau ah, oui. C'est beau, c'est très beau. Hein. Oh, c'est beau, quoi C'est un vrai poète, j'y sais. J'y sais, depuis le chant des appels, ma a dit ça, je rien, mais de vous, il a l'air complètement... Oh, ah, non, oui, ah oui, oui voilà. En en bravo bravo, bravo, bravo. bravo. C'est vrai, vrai ou pas Mais évidemment. Oui, laissez-la oui, rêver, j'y sais. Laissez-la rêver. Mais c'est vrai ou c'est juste un sketch Non, c'est juste un sketch. Voilà, on va dire que c'est vrai. C'est vrai. A bientôt À bientôt JC oui. euh, Patricia Millis, elle est vraie aussi, elle. Ouais euh, Pat... ah, Je suis sous le charme. Ah, oui, oui. tombée sous le charme, ah, c'est le vrai et Ça fait mal. Euh, 6h50... De vivre sans toi. <rire> elle est là, Patricia ce mercredi. Bonjour Patricia. <rire> Bonjour à tous, Bélier, le début de matinée s'annonce agitée, c'est votre manque d'organisation qui vous fait courir en tous sens. Taureau, les rapports sont meilleurs dans les couples, vous vous montrez très attentionnés l'un pour l'autre. Gémeaux, vous faites partie des gâtés du zodiaque, une nouvelle rencontre attend les cœurs solitaires, belle entente dans les couples. Cancer, vous vous montrez très sensible et très attentionné envers ceux que vous affectionnez vraiment. Lion, la famille prend toute son importance à vos yeux, vous avez besoin de son réconfort et de sa chaleur. Vierge, la journée s'annonce mouvementée, toujours partant pour aider ou faire partie d'un nouveau projet. Balance, votre générosité n'a pas de limite, vous donnez le meilleur de vous-même aux autres sans rien attendre en retour. Scorpion, la lune dans votre signe éveille les intuitions, écoutez votre petite voix intérieure, elle peut vous sauver d'une situation compliquée. Sagittaire, écoutez votre cœur et laissez-vous harponner par l'amour, de belles surprises vous attendent dans ce domaine. Capricorne, les projets prennent forme, vous recevez des aides intéressantes pour les réaliser. Verso, vous, vous montrez très intuitif dans le travail. La journée s'annonce intéressante à tout point de vue. Poisson, vos pensées sont tournées vers les voyages que vous commencez à préparer avec beaucoup d'intérêt. Excellent mercredi à tous. Excellent mercredi à toi aussi, Patricia. Votre horoscope, quand vous le souhaitez, c'est sur radiocontact.be et Last Frequencies arrive avant 7 heures sur Radio Contact. Ça, ça. C'est Radio Contact. Feel good. relax everyone and i never lie so hold on something you go go this is radio Vous êtes sur la route et vous constatez un accident ou un radar Informez-nous dès maintenant par SMS au 34 93 15 par message. Surfez sur radiocontact.be et retrouvez votre horoscope avec Patricia Millis. radiocontact.be, le site internet de votre radio. Contact en télévision, c'est la radio en live à la télé. Contact en télévision, disponible sur Proximus TV, Canal 181.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 Mix de contact. Les mix de contact. Les mix de contact. Les de contact. Sur Radio contact.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 Gardez le contrôle sur tous vos trajets avec l'application Touring Mobilis. Téléchargez-la gratuitement pour toujours avoir sous la main les dernières infos par les spécialistes du trafic en Belgique. Touring, mobilisons-nous. Comment négocier un super smartphone à prix réduit Aujourd'hui, le cas de la fonction en plus. Et dites-moi, c'est combien pour ce smartphone 650 euros, monsieur. Il fait bien rasoir en plus Euh, non. Alors vous me faites une réduction, là Euh, Non.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 L'été aussi, la plus multifonctionnelle des Citadines est partante pour toutes vos envies. Les conditions stock estivales sur les Smart for et fort for vous attendent sur smartoclate.be. Vous pouvez même venir chercher votre Smart tout de suite. Nos modèles sont disponibles immédiatement. Smart. Le Good Morning, c'est l'émission qui essaye de travailler. Vous me perturbez les gars ah, oui, je pas vous oh, suivez, oh, Tu t'es trop perturbé Travaillez dans des conditions comme ça, c'est pas oh, humain, monsieur 6h10, le Good Morning sur Radio Contact. Listen to the play at midnight.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 the mexican sky drink some margaritas by the lights listen to the mariachi play at midnight are you with me are you with me By water, 'neath the Mexican sky. Drink some margaritas by string blue lights. Listen to the mariachi play at midnight. Are you with me? Are you with me? I wanna dance by water, 'neath the Mexican sky. Drink some margaritas by string blue lights. Listen to the mariachi play at midnight. Are you with me? Are you with me? Last Frequencies sur Radio Contact, are you with me Yes, here, here, here. Oh là là. Ah. Six mois en Floride, on rappelle. Hello tout le monde. Big up à la Floride. Woo. Il est 7h. Radio Contact. Contact News. Avec ce matin, Pauline Laurent. Bonjour Pauline. Bonjour Olivier, bonjour Maria. Bonjour à tous. C'est un problème auquel de nombreux jeunes sont confrontés. Le harcèlement sur les réseaux sociaux. Des harcèlements qui ont parfois mené au suicide de certains adolescents. Face à ce problème, Facebook a donc décidé de réagir en installant sur sa plateforme un outil de prévention contre le suicide. Nina Zanata. L'objectif principal est de faciliter les contacts entre personnes qui découvrent des messages liés à une possible tentative et celui qui les rédige. De nouvelles fonctions permettent donc de signaler rapidement les statuts inquiétants. Pour avertir d'un risque, il suffit désormais de cliquer sur un petit chapeau dans l'onglet « Signaler un contenu ». Ces contenus seront ensuite analysés par une équipe spécialisée qui travaille pour Facebook. Si le risque de suicide est avéré, elle se mettra directement en communication avec la personne en danger. Elle fera en sorte de la mettre en contact avec l'un de ses amis ou de joindre une ligne d'écoute. Alors, ces nouveaux outils de prévention n'existent pour le moment que sur les versions anglophones, mais ils se développeront progressivement sur l'ensemble du réseau. » Merci Nina. Ils étaient des centaines réunis sur la place de la Bourse à Bruxelles hier soir en rassemblement en hommage aux victimes du club gay d'Orlando. Une minute de silence a été observée devant les marches. Des hommages qui se succèdent donc demain le président américain Barack Obama ira se recueillir sur les lieux de la fusillade une fusillade qui a fait 49 morts et qui a été perpétrée par Omar Matin un homme d'origine afghane qui avait prêté allégeance au groupe terroriste État islamique. Il aurait expliqué aux personnes prises en otage dans le club qu'il agissait ainsi pour que l'Amérique cesse de bombarder son pays. Barack Obama l'a décrit comme un jeune homme en colère dérangé et instable qui s'est radicalisé et le président américain s'est entretenu hier soir avec le président français François Hollande suite au meurtre du couple de policiers tués à leur domicile près de Paris à Magnanville par un jeune homme de 25 ans, la Rossiabala lui aussi avait prêté allégeance au groupe terroriste État islamique Trois de ses proches ont été placés en garde à vue face à ces actes terroristes les états unis et la France ont décidé d'augmenter la coopération entre leurs services Nous avons perdu une bataille Pas la guerre Déclaration de Marc Wilmot Hier soir après l'entraînement De certains diables à Bordeaux Dans le centre du Hayan Le coach est revenu Sur la défaite des Belges 0-2 face à l'Italie Je crois qu'avoir du talent Ça ne suffit pas Il faut montrer aussi C'est dans l'agressivité Donc Ça se joue sur des centimètres, c'est comme tous les matchs pour l'instant de l'Euro, se joue à pas grand-chose, avec des équipes, des équipes qui se valent. Je pense qu'à un moment donné, quand on est dans une équipe de foot, il y a une couverture et tout le monde a peur de reconnaître la faute. Moi, je crois que là, le défenseur central, il doit avoir la balle qui vient et l'homme qui vient. Mon on a une réaction, une fraction de seconde trop tard. Mais ce que je n'aime pas, à chaque fois, c'est de définir cette toi. Non, on a commis une erreur. Et les attaquants n'ont pas marqué, on a commis une erreur derrière. Voilà, je pense que c'est ça le résultat. Et Mark Wilmot n'a pas exclu de faire un ou deux changements dans son 11 de base pour la deuxième rencontre des Diables contre l'Irlande ce samedi à Bordeaux. Et à l'Euro toujours, l'Autriche s'est fait surprendre par la Hongrie. Hier, elle a été battue 0-2. Quant à l'Islande, le pays a réussi une belle performance face au Portugal en terminant la rencontre sur un nul. Aujourd'hui, trois matchs dans le groupe A, Roumanie-Suisse et France-Albanie. Dans le groupe B, Russie-Slovaquie. Bon. à colplay arrive... Avec une de week-end, on se rapproche tout d'un euh, petit à petit. Oh, voilà, voilà. Le beau gelé nouveau est arrivé faut quand même que je t'explique la vérité. C'est que j'étais vraiment dans la lune et c'est Gary qui m'a réveillée, genre de mon micro-sommeil. Tu vois, j'étais euh, en train de penser à des choses, comme on dit. Euh, Pauline, excuse-moi, euh, la météo aujourd'hui ah, Oui, de la grisaille et de la pluie. Comme hier, les averses seront plus intenses cet après-midi. Il fera toujours un peu frais pour la saison, 14 à 19 degrés. Bah, vous buvez mes paroles, on dirait. Vous me regardez... Euh... Mais attends, non, mais déjà, Marielle comme boit tout <rire> Mais attends, on t'écoute, c'est normal Mais merci Maria voilà. oui. C'est intéressant ce que je raconte Ça, mais oui. Très bien, très bien, merci pour l'aide. Prochain Contact News Ce sera à 7h30 sur Radio Contact Il est 7h passé souffler. 6 minutes On va souffler Un petit souffler c'est gagné Dans les prochaines minutes, gagner ce sera pour vous Souffler ce sera pour nous <rire> Il me Il me faut le week-end et celle qui a l'air crevée, c'est Beyoncé. Souffler, c'est gagné. gagné. À 7h10 sur Radio Contact, on va jouer, Maria. Oui, on va jouer. Euh, c'est Pascal qui détient les ballons. Souffler. Oui, et... Ah oui, on joue. Pourquoi C'est très important. c'est Aurélie qui aïe, aïe, aïe. Ah, On va jouer pour des accès aux termes au château des termes de Chaudfontaine. D'accord. Ouais, à savoir une nuitée au château des termes pour deux avec le petit déjeuner, les accès aux termes pour la journée, donc euh, la totale. Deux olitharlatins qui viendront euh, bah un petit peu vous euh, vous supporter pour les souffleurs. Oh, Deux souffleurs, oui. attention. Tirage au sort du premier souffleur. On se croit j'ai l'impression d'être sur le marché. Vous voyez les, les messieurs qui vendent des, des trucs pour euh, les casseroles, les trucs comme <rire> ça, qui un petit micro comme ça. Attention. C'est Premier souffleur, euh, Gary. Oui. Oh. Oui. Allez. Et si vous commandez dans les cinq minutes, je vous mets une deuxième casserole gratuitement. <rire> voilà, voilà, voilà, voilà. Deuxième souffleur. Attention, c'est Stone Line. Et je vous rajoute, l'éponge anti-abrasive. <rires> Maria, Maria, ouais ouais <rires> oh, c'est le combat ce matin, c'est le combat. Qui va gagner? Il va faire péter le ballon. Bon, Allez. Ça. Allez, je vais tout mettre. Je vais tout mettre dedans. Je vais tout mettre dedans. Moi aussi. Vous, vous envoyez me... Gary, Maria, par SMS, 66 91. voilà, bam bim boum badaboum. <rire> Et euh, comment Bam bim boum badaboum, badaboum Ça tombe bien Badabing, ah, ah, badabing. Mais voilà, badabing Bada -bing. Ah, Badabing Presse sur Radio Contact, 7 h 11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 Chris, Chris crack. Non, Chris car. Le good morning de 6h à 10h. Yeah, I feel good. I woke up in a stranger's home. After six shots of De Leon, you know that girl really turned me on. We were on the floor and so much more kept moving that away, And we left the club and fell in love, and then I heard her say, "Let's go back." Smoking wine, if you want to, you can stay. But after all, I can't recall, I can't recall one thing. It's on for some action, pure satisfaction. Who's the wild girl with turned up Jackson? Loving with passion, splishing and splashing, up until the morning I had to make a mad dash. Hey. Abé Badabing sur Radio Contact dans le Good Morning Trafic Aurélie on t'écoute Il y a beaucoup de monde ce matin sur la E40 qui relie Gand à Bruxelles vous perdez une heure entre Affligem et Grand Bigard c'est à cause d'un accident à la toute fin de la halle de l'autoroute dans l'échangeur de Grand Bigard justement le passage est possible mais compliqué il se fait sur une seule fois vers une seule voie vers Aventem toujours vers Bruxelles. Il y a des files depuis Overay sur la E411, entre euh, à partir de Berthème sur la E40 qui vient de Liège, sur le ring ouest de Bruxelles. C'est toujours la pagaille, surtout en venant de Watier-Brenne vers Gambigar. Le trafic est à l'arrêt de Halle à Forêt suite au chantier. Dans l'autre sens, le trafic est difficile de braine leu à Grondendal, de Dilbeek à Forêt vers Halle. Merci Aurélie Soyez patient, prudent, bonne route L'info trafic avec vol retardé, voyageurs dédommagés. Comptez sur l'assistance voyage Touring. Souffler, c'est gagné. gagné On vous rappelle oh qu'on vous offre... Stone <rire> vous On vous rappelle qu'on vous offre euh, vos accès au château des Termes de chaux -Fontaine Et c'est bien plus que les accès, puisqu'il y a carrément la nuit, le petit déjeuner et les accès. Alors, qui va souffler ce matin Il y a d'un côté Gary, de l'autre côté Maria. Oui Bonjour Vous êtes, euh, Bonjour, êtes attaqués, vous, êtes, euh, vous avez oui. chacun votre ballon Oui, oui, oui. Voilà. Oui. On rappelle que évidemment, premier ballon explosé, euh, pour celui qui euh, défend cette personne, et eh bien euh, celui ou celle, en l'occurrence ce sera celle, euh, ce sera le cadeau dans la popoche. Okay. Alors, euh, pour euh, soutenir Gary, nous avons Nathalie de Brève, enseignante 24 ans. Salut Nathalie Salut Coucou Nathalie Coucou Bonjour <rire> Nathalie au boulot aujourd'hui Oui Enseignante, ouais, oui. Euh, ils ont quel âge Euh, J'ai de la première secondaire à la quatrième technique, donc... Euh, les examens, avec, euh, quoi L'âge de 16 ans. ah oh, ouais. oui, des gamins. D'accord. Non, les examens, je disais. <rire> oh, pardon <rire> Oui, en plein examen. Après, il faut les corriger, tout ça, donc euh, c'est pas c évident. C'est Voilà, c'est beaucoup de boulot. De l'autre côté, pour euh, soutenir Maria, il y a Aurélie. Salut Aurélie Bonjour à tous. Je vais essayer de souffler un max, hein, Aurélie Je croise les doigts pour toi. Ouais, ouais, on va essayer. C'est marrant pour soutenir Maria, il y a toujours une Aurélie en fait, donc <rire> quoi <rire> qu'il arrive. Et celle-ci en plus c'est infirmière, tu vois. Oui, donc, euh... Absolument. Ouais. De Comblain au Pont, tu as 26 ans, Aurélie. Euh, au boulot aujourd'hui aussi. Oui, au boulot, oui. <rire> <rire> Alors attention, euh, premier qui explose, c'est cadeau oh là là Vous là êtes là prêts là. tous les deux Oui, oui, oui Allez. Alors c'est des ballons, euh, c'est les nouveaux ballons. Ça, ils, sont des ballons plus gros. ils sont énormes. Ils oh sont énormes. Ça crée une dépressurisation dans le studio hein, quand oh ça explose. Ouais, ouais, Donc euh, attention, c'est génial. En attention, quoi. 3, 2, ah. 1.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 Ah ah ah ah ah ah Celui de Gary. Ah ah ah ah oh, oh, c'est le ballon de Gary qui vient d'exploser. Nathalie c'est gagné ouais oh, Je suis désolée Aurélie Toujours je, je, je me suis explosé le cerveau Ah c'est génial j'ai des petits oh. Salut Aurélie, bisous Bon, à Salut, ciao Et puis euh... Nathalie, c'est cadeau, c'est pour toi Tu iras te relaxer ça, au château des termes Gary. de 60 oh, avec, plaisir, je avec plaisir, Nathalie avec. On t'embrasse, Nathalie Merci beaucoup C'est de me repasser de 20 minutes Un petit Pharrell Williams, ça ouais. fait plaisir Oui, ça fait plaisir <rire> Je vais pas bien du tout Avec Freedom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 sur Radio Contact avec Freedom. Il y a du nouveau. Un nouveau personnage qui va débarquer avec Pablo Andres. Comment s'appelle-t-il encore Comment s'appelle le personnage Surprise. Ah, ah d'accord. Ah, il paraît qu'il a un petit accent, il faudra trouver lequel. Ok, avec bon, plaisir. Bon, sera à 7h40, ne bougez pas. Adèle aussi. Vous avez envie de découvrir les coulisses de Radio Contact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 De contact. Les mix de contact. Les mix de contact sur Radio Contact. Mika en concert avec Radio Contact.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 En tout cas, c'est pas celui de chanter. 6h10h, le Good Morning sur Radio Contact.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 C'est à 7h31, avec, avec Pauline Laurent. Bonjour Pauline. Bonjour Maria, bonjour Olivier, bonjour à tous. Et pour commencer, ce chiffre interpellant, 20 000, plus de 20 000 emplois ont été perdus dans la construction ces quatre dernières années. Un chiffre qui interpelle ce secteur qui emploie 200 000 travailleurs, souffre de la concurrence étrangère. Robert de Mulaner, l'administrateur délégué de la Confédération de la Construction. Le problème, c'est que les charges sociales sont payées non pas ici,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 plus cher lorsque euh, une entreprise embauche un travailleur qui est déclaré à l'ONSS. Donc vous voyez la difficulté de voir que nos propres travailleurs sont mis en concurrence avec des travailleurs qui présentent un tel écart de compétitivité. Les travailleurs euh, viennent essentiellement de Pologne, de Roumanie, de Bulgarie, du Portugal. Euh, on a toujours dit quand la construction va tout va très bien, pour autant qu'on traduise en emploi de l'activité. Des propos recueillis par Valérie de Winter. La CGSP Wallonne poursuit Sa grève tournante dans les services publics, aujourd'hui ce sont les provinces de Namur et du Brabant wallon qui sont touchés. pas de perturbation du côté des transports en commun, mais les administrations devraient rester fermées, des actions de sensibilisation sont aussi prévues dans ces provinces. Et la grève, elle se poursuit aussi à la prison de Lantin. Ah oui, à Dinant par contre les gardiens reprennent leur travail ce matin à Arlon ce sera lundi. Les policiers bruxellois sont invités à emporter leurs armes à leur domicile, déclaration dans la presse flamande du chef de corps de la police bruxelles Guido Van Une déclaration qui intervient deux jours après le meurtre d'un couple de policiers à Magnanville, près de Paris. Un acte revendiqué par le groupe terroriste État islamique. L'auteur de cette attaque, Larossi Bala, a été abattu par la police. Trois de ses proches sont actuellement en garde à vue. Ce midi, une minute de silence sera observée dans tous les commissariats de France, ainsi que dans tous les services du ministère et dans la commune de Magnanville. Aux états unis Hillary Clinton a remporté la dernière primaire démocrate à Washington. Une victoire symbolique car la candidate à la Maison Blanche avait déjà obtenu le nombre de délégués requis pour être désignée. L'euro avec Corentin Simon et Nathanael Poli. Au surlendemain du match Belgique-Italie, la défaite 0-2 est encore difficile à digérer pour certains supporters noirs jaune rouges Nathanael Poli sur place à Lyon a pu effectivement le constater auprès des supporters. Pour vous, Marc Wilmot, c'est-il toujours la bonne personne à la bonne place Je pense qu'on tire toujours sur le, le pianiste, hein, mais quelque part, oui, il y est pour aussi pour, euh, pour quelque chose. Moi, je ne critique pas le Marc Wilmot parce que je suis très content de, de ce coach. Juste euh, certains choix tactiques, je ne comprends pas. Je pense qu'il ne faut pas oublier tout ce qu'il a pu faire non plus pour nous amener où on est. Maintenant, à l'heure actuelle, avec le, le noyau de l'équipe belge, Il faudrait peut-être quelqu'un d'envergure un peu plus plus tacticien. En attaque, vous, vous gardez toujours confiance en, en Lukaku Oui, même si euh, je pense qu'il y a d'autres valeurs. Et il faut aussi leur donner la chance. Lukaku, là, je pense, a pris un peu un coup sur la tête aussi. Et avec les, les critiques, donc, il peut nous sortir un grand match. Moi, je voudrais bien qu'il joue avec deux attaquants et pas avec un attaquant. Alors forcément, on est un peu déçu, mais euh, on va retrouver euh, la motivation pour le match de samedi Oui, je pense que voilà, on a, on a pris un coup sur la tête. Mais il faut, il faut repartir de plus belle maintenant et croire pour les deux prochains matchs. On y croit, on a déjà vu des équipes qui perdaient le premier match, ils sont quand même champions d'Europe. Euh... On est confiants. Et justement, Marc Wilmot n'a pas exclu de faire un ou deux changements sur le terrain samedi pour le deuxième match des Diables face à l'Irlande. Luminus soutient votre énergie pour les Diables Rouges. Encouragez-les via le hashtag 12e Diable. Luminus, à votre service. Kigo sur Radio Contact avec Sté, c'est dans la suite. On ne peut effectivement que vous inviter à rester avec nous. Pour la suite avec un nouveau personnage de Pablo Andres et puis euh, la météo à 7h35 là c'est pas génial génial. Non, c'est pas génial un des nuages toute la journée, de la pluie ce matin des averses orageuses même cet après-midi côté thermomètre 14 degrés en Ardenne, 17 à la mer et 19 dans le centre. Merci beaucoup Pauline, on se retrouve à 8h30 pour ton prochain contact news.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 du contact, c'était Stay. Il est flamand. Non, je suis, je suis pas euh, francophone. fond. Spécialiste du football. Non, yeah, je suis spécialiste dans le football déjà. Je confirme. Yeah. C'est notre consultant c est c est sportif pour l'Euro, oh, Didric Cupers. Didric Cupers, euh, Cupers avec le cul de de, de Kupers, yeah. <rire> Effectivement, sur Radio Contact, il sera là pendant toute la durée de l'euro. Georges Grun et Stéphane Powell n'étant pas disponibles, on a fait avec ce qu'on avait. Il décortiquera pour nous les différents matchs avec plus ou moins de brio d'ailleurs. Joueur lui-même en 14e provincial, c'est dire qu'il est vraiment spécialiste. Le FC Zotterheim, bonjour Didrik Kupers. Yeah, euh, bonjour donc à tous les auditeurs, je suis donc du FC Zotterheim, je suis euh, Didrik Köpers, euh, donc, euh, donc voilà. Oui, donc ça je viens déjà de le dire. En fait. Oui, ouais. oui, euh, c'est sûr. Je crois que, que ça, tu viens de le dire. Donc, euh, donc euh, donc voilà. Alors, euh, on, on ne peut pas dire hein, que nos diables rouges sont vraiment rentrés dans l'euro. Oui, c'est sûr, mm -hmm. hein, Maria. Je crois qu'on ne peut pas dire qu'on a fait le meilleur match. Euh, c'est vrai qu'on savait que ça allait être un match euh, difficile. Euh, le coach dit, attention, les gars, ça va être un match euh, difficile. Et en effet, c'était un match... Euh... pas facile, je, je crois. Ouais. C'est une, une très, très belle analyse. Merci, oui, oui, c'est oui. vrai que, bon, à la 32e minute quand tu vas voir un italien qui marque marqué un but ça nous a pas, pas libéré Olivier mais après quand tu as un deuxième but d'un <rire> autre italien ça, ça, ça nous a encore moins euh, pas, pas libéré ouais, ouais, ouais. super analyse est-ce que vous êtes payé pour cette analyse monsieur Kuypers Kuypers avec le cul le cul de Kuypers il ah. n'y euh, a pas à y avoir de fumée sans, sans feu Maria mm -hmm. mieux valoir euh, un tien que deux week-ends dans le Jura <rire> euh, ah, oui ouais. il faut garder les pieds sur les épaules et surtout <rire> euh, ouais, oui ouais. ça, ça ça sert à rien de tout de ah. suite monter sur tes grands cheveux <rires> et surtout si tu as pas de cheveux comme Laurent Simon par exemple. Hein. Ça, mais une autre question yeah. euh, puisque vous êtes là, euh, est-ce que vous êtes d'accord avec Will Mott qui déclare que c'est pas plus mal cette défaite pour que les Belges retombent un peu les pieds sur terre. Ouais. <coughs> Pardon. Euh, comment, pardon, la euh, question, pardon Ah, dégueu euh, Dites, alors comment, arrêtez ah, Comment yeah. expliquez-vous euh, yeah. La victoire des Italiens yeah, Je crois que tactiquement, il n'y avait pas de tactique maria Team spiritement, il n'y avait pas de team spirit C'est quand tu vas voir Kevin De Bruyne Qui est très rouge comme un scampi euh, es, allez. Pour moi, la seule explication, c'est que tu, allais, tu as les Italiens ouais. à média à mon avis, ils ont mangé les spaghetti Et ça, c'est des sucres longs, tu as plus d'énergie Alors que leurs devils, ils ont mangé des frites Et les frites, c'était plus difficile à digérer <rire> d'affronter lancer tu, tu, tu, tu, tu ralentir <rire> comme on dit en Flandre euh, très simplement je parle ni dans qu'une Olivier je vais dire euh. alors euh, euh, vous ne comprenez pas qu'on n'est pas titularisé Carrasco oui c'est vrai que Carrasco ça un joueur magnifique un joueur qui dans, allait dans son équipe c'est un joueur qui a le vent dans le poupe c'est un joueur que j'ai tout de <rire> suite pris sur mon assiette oh, euh, oh, et faut rester positif et faut rester. si tu pas être positif tu être négatif Maria. et négatif ça Ça pas positif non plus Ça c'est vrai ouais. euh, D'après ce qu'on dit Wilmotte serait motivé Ses troupes à la mi-temps Mais euh, visiblement Sans succès Oui yeah, Le coach Il dit euh, Allez Allez Allez allez, oui, Allez Mais Allez où Ça c'est quelque chose Qu'il faut se dire C'est comme moi Je dis à mon équipe Le FC euh, À la mi-temps Je dis Si vous ne le faites pas pour vous Faites-le au moins Pour les supporters Il y avait 37 autocars qui étaient venus nous voir, Maria, 37 ah autocars. Ouais? Tu sais combien de personnes ça fait, ça ah, Ça fait beaucoup, hein Mais Non, il n'y avait que 37 personnes, parce que c'était que les chauffeurs dans ah, les autocars. Euh, d accord, d accord, d accord. Mais ça fait quand même 37 <rire> personnes. <rire> Mais bon, ça, c'est le football, le diable rouge, je veux dire. Parfois, tu gagnais, parfois, tu perdres. Et aujourd'hui, tu es... es perdu. C'est vrai, c'est pas ça, euh, ça peut apporter chance. On bravo, peut l'applaudir, ouais, belle analyse en tout cas. Ouais, ouais, ouais. Grâce à vous, on comprend mieux les subtilités bien, du bien, jeu bien. Ah oui, non, là, et les je... différentes tactiques. Ouais. Oh non, bon. oh Excusez, vous, non Vous revenez quand vous voulez, Didric. je vais revenir donc avec plus d'analyse, plus de prévisions, euh, météo peut-être, je sais pas, on ouais. verra. <rire> Tant qu'on ouais. y est. Merci, euh, Didric. Ouais. Et puis euh, Pablo on reste de retour tout à l'heure à 9h40. 7h43. Dans un instant, on va VDM ou débat. Ah oui alors ah euh... <rire> oh, je vais vous raconter un truc Je vais vous raconter un truc ah, là, ton non, fait, hein. Ouais, des, À, à un propos de... de. Ah bah surprise, tu vas voir. Ah surprise, surprise euh, Ce sera juste après Terry Moïse. C'est bien c'est Terry Moïse Oui. Avec bien. les poèmes de Michel Souvenir de l'année 1996 et ce matin sur Radio Contact dans le Good Morning. Ah, c'est dégueulasse. <rire> c'est dégueulasse. Non, je Pour moi, le match ne commence pas avec.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 le good morning l'émission qui épilgarie en chantant il je veux croire je veux croire que le monde est vainque. de 6h à 10h c'est le good morning sur Radio Contact Michel veut croire en l'innocence que sa vie ne permet pas si je Déjà la famille dure, le secré, vie pour pouvoir tout changer, changer dans les poèmes de Michel, les enfants des ailes. sur Radio Contact avec les poèmes de Michel. tant en quelle année 96. C'est évidemment ce matin sur Radio Contact. L'info Avec Aurélie. Alors attention, il y a deux accidents. Eh bien, je peux pas te dire les photos sur lesquelles elle est en train, elle, elle est en train de tomber, franchement. En fait, bah. je cherche une illustration pour euh, pour euh, le petit thème de Maria et je suis tombée sur une photo un peu coquine. Tu... Mais franchement coquine, mais quand tu vois, ah ouais, je sais pas. Tu sais que tout ce que tu fais sur l'ordinateur est tracé ici, hein Ah ben, écoute, voilà, c'est super. On peut déjà lui dire au revoir alors. <rire> Et donc il y a deux accidents à la fin de la E40 en venant de Gand et en venant de Liège. Le passage est compliqué à hauteur du complexe Rayers au kilomètre 1.8. Prudence vers le centre et vers Montgomery. Le trafic est à l'arrêt peu après Krainem. Il y a un autre accident c'est dans l'échangeur de Grand Bigard en venant de Gand vers Aventem. Le trafic est au pas depuis pied à Vous êtes nombreux à emprunter la, la N9 du coup à as pour éviter les bouchons. Du coup celle-ci commence à être encombrée également. Vers Bruxelles, ça coince depuis Overay sur la E411. Le trafic est compliqué sur le West de Bruxelles en raison du chantier dans le virage de Forêt. Vous êtes ralenti depuis Halle vers grand Bigard, De grand Bigard vers Halle, il y a des répercussions sur la N6 avec de longues files en venant de Halle avant de monter sur le ring. Et puis euh, des files également en raison de chantier sur la E42 Herve euh, de la, la E40 Herve-Stein. Euh, et puis euh, sur la E40 vers Lonsin, sur la E19 de Doraenzi vers la France. Allez, profitez-en pour faire une négociation. Au revoir Merci Aurélie. <rire> Patience, prudence, bonne route. L'info trafic avec Doudou oublié, Doudou envoyé où que vous soyez. Comptez sur l'assistance voyage Touring. Ouais. une petite VDM. Écoute, t'as été plus ou moins au courant parce que je vous avais. Euh, j'ai eu besoin de vous contacter ah, suite enfin, à ce, ce dire, qui de m'arriver. Euh, absolument. Ouais. Écoutez, ce qui m'est arrivé est complètement improbable. C'est-à-dire que j'ai un petit éclat dans la dent. J'avais un petit éclat dans la dent, donc euh, rien de grave, même pas une carie et tout. Et je prends rendez-vous chez ma dentiste Très sympathique et très compétente Et donc j'arrive chez ma dentiste Et tout ça, on se raconte un peu nos histoires, nos vies Tout ça, on est là et euh, Elle me dit, ah ben ta dent n'étant pas euh, Dévitalisée euh, Il faut piquer pour endormir Pour intervenir Donc elle vient avec son énorme aiguille Déjà je suis pas à l'aise Et je sens que l'aiguille a déjà du mal à passer, tu vois. Au moment où elle doit appuyer, elle me dit « Tiens, c'est dur, c'est plus dur que d'habitude. » Déjà, bizarre. Je suis Ok, d'accord. » Et donc, elle pique, elle endort, elle anesthésie, puis on continue à parler un petit peu, le temps que ça s'endorme. Et comme elle était en train de me parler, je dis « Ah, je ne sais plus ouvrir ma bouche. » Et en fait, j'avais la bouche, la mâchoire, je ne savais plus l'ouvrir du tout, Olivier. On ne savait plus passer un doigt entre mes dents. Et donc, je dis « Je ne sais pas ouvrir ma bouche. Elle me dit Ah c'est pas vrai. Je dis oui. Tu as un trismus. Un quoi Tu as un trismus. C'est-à-dire un, un blocage de la mâchoire en fait. C'est euh, le produit a été sans doute se loger dans le tendon, dans le muscle et euh, et tu es bloqué. J'étais très fragile ce jour-là. Les larmes me montent aux yeux. Je dis mais ça va durer toute la vie. Elle me dit non mais ça peut durer quelques jours. J'ai dit mais ça va pas être possible. Et je, je te jure. Et alors j'essayais d'ouvrir. T'es là. Ah !» Elle ne sait plus ouvrir. Ça cassait Si jamais je... je... J'essayais d'ouvrir la bouche, ça cassait, donc elle n'a pas pu intervenir. J'ai dû reprendre rendez-vous. Je suis partie comme une pauv fille. Imagine, ma voiture était garée tout en haut de la rue, une rue en pente. Il pleuvait. J'avais mon sac à dos. Je suis remontée comme une pauv fille la pente vers ma voiture. Avec la bouche fermée. Et les larmes aux yeux. Je ne peux pas ouvrir ma bouche. Et ça va peut-être durer toute la vie. Non, pas. ça non, ça non. C'était quelques jours. J'avais très peur. Donc oui. j'étais chercher mon fils à l'école. Maman ne te fait pas parler parce qu'elle a la mâchoire cassée, Elle a la mâchoire bloquée. C'est ça que t'as un truc bizarre là. Quoi Qu'est-ce qu'il dit Pablo Andres Qu'est-ce qu'il y a C'est ça que t'as un truc bizarre euh, ah, Dès tu que t'as Pablo Andrés t'es moins drôle hein. Pardon oh Alors on va euh... mettre un petit post sur la page Facebook du Good Morning à 7h52 on fait quoi euh, les, les mésaventures chez le médecin Ouais les mésaventures rigolotes hein, chez les docteurs Évidemment les oui pas les, celles qui se terminent oh, oui. mal hein, donc euh, <rire> voilà euh, mes aventures chez le médecin. T'as choisi la photo finalement. Oui, j'ai choisi. T'as fini de regarder tes photos coquilles Exactement. Donc pour votre gouverne, sachez un trismus. Oui. sur regarder sur internet. C'est on ne sait plus un blocage à plus ou moins à longue durée de la mâchoire. Voilà. Et c'est très gênant. Et ça j'avais pas encore eu. Non. Tu peux, cocher la case. Ah ça y est, j'arrive au stade là. J'arrive vers la fin de l'alphabet. Tu Trismus. Réagissez sur la page Facebook du Good Morning. 7h52. C'est Patricia Milis elle n'a pas de trismus, elle l'ouvre bien, comme on dit. Non, mais je veux dire... Oh, non, je veux dire qu'elle a une belle ouverture oh de 7h52, c'est Patricia Millis. Patricia Millis avec l'horoscope. Bonjour à tous, Bélier, le début de matinée s'annonce agité, c'est votre manque d'organisation qui vous fait courir en tous sens. Taureau, les rapports sont meilleurs dans les couples, vous vous montrez très attentionnés l'un pour l'autre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 Les vendredis 21 et samedi 22 avril à Forêt nationale. Infos et réservation 0900 84 900 50 centimes la minute et sur next-step.be.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 Écoutez Radio Contact via l'application Radio Contact disponible sur l'App Store et l'Android Market. Chaque samedi, 19h-20h, les mix de Contact. Contact. Contact. Go, go, go, go. Go, go, go. Sur Radio Contact. Vous êtes sur la route et vous constatez un accident ou un radar. Informez-nous dès maintenant par SMS au 34 93 15 centimes par message. Le good morning, 6h10 sur Radio Contact. Son mec est coiffeur. Voilà. Oui c'est le coiffeur à titre d'RTL, c'est comme ça qu'il se sent. C'est ouais. génial, t'imagines Donc tu sors avec un coiffeur, es toujours. En fait moi il faudrait que je sorte avec un médecin généraliste. <rire> Mm -hmm. C'est spécial, hein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 Une erreur de l'univers, tellement de à la mer, j'ai de sur Radio Contact avec J'ai cherché Ouh là, là mais ma foi mais il est 8h Ouais donc. Mais enfin mais c'est pas possible Le good morning c'est jusqu'à 10h sur Radio Contact et voici Contact News en région Il est 8h donc Radio Contact Cha semaine j'ai reçuté hier tout m'acqui pas la beauté du spectacle Je marche sur les pressons Kymmenen tout se mélange ici les hommes et les femmes, les corps et les corps des glaces sont Comme une j'ai cherché le grain, je Le dans les de chaque semaine. J'ai hier. Jusqu'à 10h comme chaque jour avec vos rendez-vous préférés, ce sera le cas encore euh, tout à l'heure, avec notamment le Black Jack avant 9h sur Radio Contact. Le blackjack, l'occasion pour vous de remporter un petit séjour, ma foi, plutôt sympathique à Paris. Oui, tout à fait. J'étais en train de discuter, excuse-moi. Je suis complètement dissipée aujourd'hui, je suis désolée. C'est un peu, mais ça t'est ça déjà arrivé en classe. Moi, ça m'arrivait super souvent. On démarre rien s'il te plaît concentre-toi c'est toi oui, bon, voilà. ouais je sais je sais je sais oui bon. donc euh, oui aujourd'hui... Diego on... il est dissipé aussi non ou... non non ah. ouais, il est bien concentré ah, voilà. enfin, c'est ce qu'il me dit en tout cas oui. <rire> c'est vrai c'est ce qu'il me dit <rire> en même temps ça dépend où est la référence si la référence c'est toi il est forcément plus concentré oui. non je crois qu'il est vachement concentré ah ouais. ouais, c'est ouais, très ouais. bien félicitations ouais. bravo Diego ouais, ouais, ouais. ah, d'ailleurs il est sûrement dans la voiture ah, là, voilà. et on, on je peut le féliciter très bien c'est un grand garçon c'est un grand garçon donc je disais dans la suite le blackjack Oui, et également plein d'autres choses. Ah ben écoute, euh, il y aura il y aura mmh. notamment l'anniversaire, on aura du, on ira du côté de titre exactement. Euh, il y aura encore bah, vos réactions par rapport à ce que je vous expliquais avec mon bon, trismus, c'est-à-dire un blocage de la mâchoire, Racon racontez-nous vos petites expériences. On peut quelque chose hein. Ah sais pas ce moi, que c'était Et moi donc, à ah mes dépenses je, je vais te dire. C'est oui. top. Et alors on vous parlera du 21 juin, c'est mardi prochain dans moins d'une semaine maintenant, le Good Morning Faites la musique. Oui. Euh, on parlait de, de Diego donc Qui est bien concentré à l'école euh, Gary a un petit cadeau à lui proposer Et coup, on en profite d'ailleurs Euh, pour euh, soutenir avec ce morceau tous les étudiants oui. qui sont actuellement euh, à l'école, les petits, les grands, les moins grands, ceux qui ont des examens, des tests, des CEB, des bases Courage à tous. Voilà. La météo aujourd'hui, mais c'est exactement comme hier et avant-hier, c'est-à-dire qu'il il pleuvra encore, il y aura des averses. Il fera mouillé comme on dit. Et <rire> puis euh, des températures toujours de 18 à 19 degrés. Les VDM chez le médecin, on en parle ce matin sur la page Facebook du Good Morning et on en parle juste derrière Julian Peretta avec Miracle, bon réveil. And the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 You save me, I save you A miracle that was meant for two Every beat of my heart oh, yeah. Amberita et Miracle sur radio contact. Aujourd'hui, c'est votre anniversaire. Le Good Morning va peut-être vous appeler. Et je le dis on va du côté d'Itre. C'est près de Nivelles hein ça Oui. Enfin, oui. Oui, c'est dans les alentours. C'est vers Nivelles en Nivelle. dans de chez toi. Oui. Ah oui, c'est ça, c'est pour ça. Bienvenue sur ah. ah, Voicemail. Alors, il va falloir faire attention, euh, je ne sais pas, c'est euh, C'est Manon qu'on essaye de joindre, c'est ça Oui. D'accord. Et Manon a peut-être le même souci avec les numéros... Euh... Masqués. Masqué. Ah, ça sonne. Ça sonne. Allô Allô, nous parlons bien à Manon. Oui. C'est bien la Manon qui habite Ytre Oui. Celle qui a 11 ans aujourd'hui Oui. Et celle qui est en train de passer... Euh... Est-ce que tu sais où tu es en train de passer Tu sais qui t'appelle ce matin Oui. C'est-à-dire Le Good Morning. Yeah yeah Bon anniversaire Manon de la part de toute l'équipe et de tous les auditeurs de Radio Contact et ça fait du monde Ah oh, t'es trop mignonne Manon 11 ans aujourd'hui ma belle Merci c'est super sympa oh, oh, T'es adorable <rire> Est-ce que tu sais qui a voulu te faire euh, la surprise ce matin Euh, non, pas du tout. Tu sais pas du tout Alors, euh, on va te donner un indice. Euh, je crois que c'était un bon vivant. Euh, je crois qu'il a toujours une, une bonne blague à faire, l'une ou l'autre. Et je crois que c'est ton papa qui s'appelle Eric. Oui, oui. Ah oui, oui, je reconnais bien, c'est bien lui. <rire> Salut, <rire> Salut, Salut, bonjour est, tout le monde. Elle est drôlement bien réveillée, ta fille, Eric. Hein oui, elle est sympa, hein. très chouette, très, très <rire> chouette. Très, très on va, très on va pouvoir vérifier <rire> si le papa est réveillé aussi, du coup. Oui. <rire> Écoute, Manon, mais... Écoute, comme tu es en fait une, une grande fan inconditionnelle de Good Morning, euh, maman, Louis, Jade, Baptiste, moi et puis ton petit chien Coton, oh. ont, avons voulu te mettre à, à l'honneur aujourd'hui pour ton 11e anniversaire. Alors, euh, je voulais simplement te dire qu'on t'aimait très très fort, que tu es une petite fille avec beaucoup beaucoup beaucoup de qualités, oh. et que tu faisais le bonheur de ton papa, de ta maman, de ton grand frère, de ta petite soeur, de ton petit frère et ton petit chien, de toutes tes amis, oh de tout Dieu. le monde. Et puis, euh, et puis voilà, on voulait aussi... Euh, Ben, vous remerciez vous l'équipe du Good Morning parce que tous les matins vous mettez vraiment à la pêche à tout le monde et c'est vraiment super gai de vous entendre <rire> et vous remerciez de euh, nous permettre de passer à l'antenne aujourd'hui pour, euh, pour l'anniversaire de Manon. Oh voilà. c'est adorable les Merci ben, Voilà, Mais je t'embrasse ma petite coucoule comme tout Bonne chance pour tes examens Manon hein Oui oui Et tes examens de quoi aujourd'hui Manon Euh, Aujourd'hui j'en ai pas. Ah. Je, commence à de... ah, je commence demain. Qui va derrière C'est quoi demain C'est quoi demain, demain. demain l'examen <rire> C'est euh, -E le CEB de Soli des figures. Ah solides figures Soli -des figures Mon dieu, mon dieu, mon dieu <rire> oh là là. Oh et, et ça va toi dans ce domaine Ça va T'assures Oui, oui, ça va, j'assure dans tous les domaines. Oh, bravo, bravo, bravo Eh bien, on te souhaite bonne mère de Manon. Euh, T'es super mignonne et on est super heureux que tu sois passée à l'antenne ce matin. Merci, je vous Ouais nous aussi on t'embrasse bisous, bisous Eric, bisous. Bisous, bisous. Salut Eric, ciao. Ciao, ciao, ciao vous voulez vous inscrire, vous voulez euh, inscrire l'un de vos proches pour cette séquence, n'hésitez pas, ça se passe sur radiocontact.be et tant que vous êtes devant votre ordinateur, réagissez les, euh, les VDM chez le dentiste, chez les médecins en général. Il ah, y en a plein. Par, a par a rapport plein. au trismus oh, de Maria, <rire> et bien ça se passe également sur euh, notre page Facebook, la page Facebook du Good Morning. Elle ne sont retardées, comme on dit. Something in the way you move. Hé, hey Bob. Ouais. Tu vas le prendre mal si je te dis que j'ai un truc qui va vous mettre de bonne humeur, vous, les Angry Birds. Dis toujours. En ce moment, il y a une prime de reprise exceptionnelle et jusqu'à 50% offert sur les options du Citroën Grand C4 Picasso 7 places avec sa nouvelle boîte automatique. Oh, oh. ouais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 The Good Morning l'émission dans laquelle on ne comprend pas toujours tout. Xiong xue Le Good Morning sur Radio Contact. Building sur Contact avec Something in the way you move. Euh, il y a quelques jours, on apprenait qu'éventuellement euh, elle était très proche du prince euh, Harry d'Angleterre. Oui. Euh, est-ce que ça se confirme On ne sait pas. On n'a pas de nouvelles. Toujours pas de confirmation officielle. Ah. Mmh. Mais bon, est-ce qu'on les a vus ensemble depuis ou mais rien qui fuit en tout cas. Ouais, t'étais trop occupé avec les deux autres et leur non, divorce. Non, non, j'ai côté euh... un peu parce que ah. ces deux-là, ils commencent à être fatigants, je trouve. Ouais, ça, c'est pas faux non plus. <rire> euh, 8 ans passées de 15 minutes. Aurélie. Alors, il y a beaucoup de chantiers ce matin qui provoquent des fuites sur la E19 de Dour à 11 vers la France, sur la E42 à l'approche de la Louvière euh, dans les deux sens, sur la E42 r Hervaersal vers Lonsaint. La situation est vraiment critique ce matin sur le ring ouest de Bruxelles. Vous perdez 50 minutes de Halle à Forêt vers Grand-Bigard, 30 minutes de Grand-Bigard à Forêt vers Hale. Beaucoup de monde du coup sur les nationales qui mènent à ce ring du côté de le Saint-Pierre ou encore à la fin de la N6 qui vient de Halle. Euh, ailleurs, sur le ring, ça de Wemel à Villevorde, de Wolu et saint étienne à Tervuren vers Waterloo. Dans l'autre sens, de Waterloo, Mont-Saint-Jean à Tervuren, de Wesenbeek à Zementem vers Villevorde. Sur la petite ceinture, vous, il y a du monde euh, du tunnel Léopold 2 au tunnel Arlois vers le Midi, du tunnel Porte de Halle au tunnel Porte de Namur vers la Basilique. Vers Bruxelles, vous êtes ralenti depuis Berthem, depuis Overez et depuis Zem. Merci Aurélie. Soyez patient, prudent, bonne route. L'info trafic avec Wouh Cet été, comptez sur l'assistance voyage Touring. Radio Contact. Il y a le fameux ouh dans la pub juste avant, chaque fois on a l'impression que c'est moi Pascal me regarde autour sur du mariage, mais c'est pas moi. C'est la pub. <rire> alors, vous alors direction nombreux à réagir par rapport euh, à vos petites anecdotes rigolotes chez le médecin alors il y a Johanna qui nous raconte ça me fait beaucoup rire chez ma dentiste j'avais une dizaine d'années et je ne sais pas pourquoi ce jour-là quand on m'a dit crache j'ai craché sur elle au lieu, de, au lieu de dans le petit lavabo <rire> ça me possède oh, il y a Laetitia aussi qui raconte une anecdote d'enfant aussi très drôle visite de contrôle chez le médecin traitant avec mon fils de 5 ans à l'époque alors elle passe aux oreilles, elle dit tiens son drain a bougé et moi je dis bah non il a pas de drain et du coup elle a sorti une perle ah. qui d'après elle devait être là depuis un certain moment et là le petit la regarde et lui dit remets-la je l'avais cachée. Oh. et elle est une perle dans son oreille Alors il y a aussi, euh, euh, attends ici c'était euh, Cynthia qui dit Cynthia pardon qui dit moi j'avais pris rendez-vous euh, pour un vaccin du tétanos et en fait j'étais gênée parce que au lieu de le faire à mon bras euh, le vaccin elle a voulu le faire à la fesse <rire> et c'était une stagiaire et tout s'est bien passé puis en rentrant chez elle en allant aux toilettes elle remarque en fait les sous-vêtements du bas étaient complètement à l'envers avec l'étiquette <rire> bien en évidence moment de solitude moment de solitude puis il y a Barbara qui dit bah aujourd'hui j'ai rendez-vous à 10h je chez le dentiste j'espère n'avoir Rien à vous raconter en rentrant ah, <rire> Tiens-nous au courant en tout cas J'en avais une aussi à l'époque Je euh, portais un appareil dentaire Et alors régulièrement il fallait aller chez le chez l'orthodontiste Pour resserrer les bagues derrière ou ah oui. serrer le, le câble, oui. le fil et, euh, et alors un jour elle était en train de serrer Comme ça derrière et puis elle dérape en euh, fait aïe. Et elle enfonce son truc dans ah. le fond de ma bouche Et, ah. et donc euh, au bout d'un moment Forcément ça faisait un peu mal Donc euh, je perds une connaissance, un quart de seconde Et puis je reviens et puis elle me dit Je t'ai fait mal J'avais très envie de la bah frapper. Tu pars, la mort. J'avais très envie de la frapper. Ça faisait un mal de chien. Et faites-nous part aussi hein, de vos petites anecdotes euh, au 66-91 par SMS. Et puis si vous avez envie de passer à l'antenne, on vous écoute. 8h19, c'est Radio Contact, tout va bien. Bonjour. Bonjour.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 Sois du canon, roule-moi une peste moins un au cou, embrasse-moi avant que je m'en aille, tu sais on va t'asseoir beaucoup, je m'en le jour de nos fiançailles, je veux m'en souvenir, je veux marquer le coup, ne faisons pas dans le détail, je veux qu'en fasse l'amour comme des fous, je le jour de nos fiançailles, le jour de nos fiançailles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 de trop cool mais moi enfin je m'en fous non j'y sens enfin passe beaucoup je bande le jour de nos fiançailles je veux m'en souvenir je veux marquer le coup ne faisons pas dans le détail je te confie l'amour comme des fous je vais le jour de nos fiançailles Laisse-les parler ils ont tant de peine. C'est so un fait que commentaire. Au moins une personne au coup. Embase-moi avant que je m'en aille. Tu sais, on va pas se voir beaucoup. Je le jour de nos viançailles. Je veux m'en souvenir, je veux marquer le coup. Ne faisons pas dans le détail. Je qu'on fasse l'amour comme des fous. Trouver le jour de nos fiançailles le jour de moi et toi nous sommes tombés moi à pour que je m'en aie tu sais on passe pas ce temps rappelez le jour de nos fiançailles je veux m'en souvenir je veux marquer le coup mais faisons pas dans le détail je crois qu'on passe l'amour comme des fous Trouver le jour de nos fiançailles le jour de nos fiançailles le jour de nos fiançailles Gérald de Palmas, de retour, le jour de nos fiançailles sur Radio Contact. Ce 21 juin, le Good Morning fêtera la musique en public avec les artistes belges sur Radio Contact. Hey. Et ils seront tous là, c'est promis Oui, Radio Contact, faites de la musique dans le Good Morning. Avec entre autres Alice Under roof Delta, Grand-Georges, Milo et Puggy qui seront donc nos invités dans le Good Morning. Vos invités, euh, ça va être carrément énorme. Alors au programme, on vous promet des lives exclusifs, euh, des interviews, des surprises aussi, vous verrez. Vous voulez assister à cette émission spéciale À ne surtout pas manquer, il va y avoir une ambiance de dingue, ça va être génial. Envoyez maintenant musique par SMS ainsi que vos coordonnées complètes au 66 91 par participation. Rendez-vous le 21 juin puisque le Good Morning fêtera la musique en public avec les artistes belges sur Radio Contact. Parmi ces artistes, on l'a dit, Delta, on va les écouter dans un instant. En visant la lune. Et ce qu'on va viser, c'est le Contact News de 8h30 avec Pauline Laurent. Bonne matinée, bon éveil, c'est le Good Morning jusqu'à 10h sur Radio Contact. Et tout à l'heure, le Black Jack, c'est rien que pour vous. Surfez sur radiocontact.be et découvrez les prochaines actions et concours. Radiocontact.be, le site internet de votre radio. Radio Contact en télévision est aussi disponible sur l'application Radio Contact. Visionnez le live de nos studios et profitez des clips de vos artistes préférés. L'app Radio Contact à télécharger gratuitement sur l'App Store et l'Android Market. Mika en concert avec Radio Contact. Radio Contact. Retrouvez l'intégralité des concerts Radio Contact sur radiocontact.be.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 Chaque samedi, samedi 19h20. 19h, h Les mix de contact. Les mix de contact. Les mix de contact. contact. Maria Del Rio c'est chanter, Maria Del Rio c'est animer et Maria Del Rio c'est aussi imiter. Bonjour madame, je voudrais vous demander quelque chose. Oui madame. Je m'appelle Marge, madame, vous m'entendez <rire> Très bien, oui, oui. Maria Del Rio dans le Good Morning sur Radio Contact. Radio Contact. étoile on aura plein de belles histoires à raconter pas t'arriver sans long voyage sinon bien d'autres avons nous l'or est tenté on caressera les nuages comme la pluie les temps plan nous feront pas nombreux à pouvoir s'en vanter en visant la lune, on ne peut pas se tromper Tu sauras que jen ai jusqu'au peut-nous mener Le goût de l'aventure, parfois quelques frissons, 20 000 blessures En visant la lune, on ne peut pas se tromper On atterrira dans les étoiles, et de là-haut on pourra voir entier.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 chaque semaine d'essayer de faire quelque chose. C'est comme ça qu'on a découvert un peu des, des goûts surprenants, euh, abricot feta. Euh... De quoi peut-être susciter quelques vocations. La grève se poursuit dans certaines prisons francophones du pays, notamment à Lantin, où les gardiens se croisent toujours les bras. Ah oui, et à Dinan, par contre, ils reprennent le travail ce matin et à Arlon, ce sera lundi. Et ces grèves dans les prisons coûtent cher aux zones de police qui ont dû envoyer leurs agents en renfort dans les établissements pénitentiaires. Selon la zone de police Nivelle-Jeunap, cette grève de 46 jours à la prison de Nivelle va lui coûter 250 000 euros. La commission d'enquête parlementaire sur les attentats du 22 mars doit se réunir à la Chambre cet après-midi à 14h. La commission abordera le volet assistance et secours. Une minute de silence observée ce midi dans tous les commissariats de France ainsi que dans tous les services du ministère et à Magnanville, commune où a eu lieu lundi soir le meurtre de ce couple de policiers à leur domicile. Leur fils est toujours hospitalisé en état de choc. Cette attaque a été perpétrée par Larossi Abala, un jeune français de 20 25 ans, qui a prêté allégeance au groupe terroriste État islamique avant d'être abattu par les forces de l'ordre. Trois de ses proches ont été placés en garde à vue. Et l'enquête se poursuit aussi aux États-Unis à Orlando après la fusillade qui a fait 49 morts dans un club gay. L'ex-femme d'Omar Matine pourrait être prochainement inculpée. Selon une source du FBI, elle aurait été au courant de son projet d'attentat. J-3 avant la deuxième rencontre des Diables à l'Euro. Ils affrontent l'Irlande samedi à 15h à Bordeaux et notre équipe se doit d'être au top après la défaite 0-2 contre l'Italie lundi soir. Les Diables n'auront pas droit à l'erreur comme le confirme Axel Witzel. On s'est mis en danger avec cette première défaite donc euh, on doit absolument euh, qu'on l'Irlande gagne ce match. Après je ne sais pas s'il y aura une pression euh, supplémentaire sur nos épaules mais <rire> la plupart des joueurs jouent dans, dans des grands clubs a bon, l'habitude chaque week-end de jouer sous pression, donc je pense qu'on est assez mature et on a assez d'expérience pour pouvoir gérer ces matchs-là. Ça ne peut pas être un match facile, je pense que ça court, ça court de partout, ça, ça bosse bien, ils sont aussi bien regroupés. Euh, donc ça va vraiment pas être je, pas si je pense que ça va être une, ça va être une guerre euh, samedi et on croise évidemment les doigts pour une belle victoire noir jaune rouge en attendant aujourd'hui trois, trois rencontres dans le groupe B Russie Slovaquie à 15h et dans le groupe A Roumanie Suisse à 18h et France Albanie à 21h Panos présente les feux du four. Oh, ça tourne un donut Goûtez la famille à croquer et gagnez des tickets pour Plopsaland. Panos, le goût de chez nous. Conditions sur panos.be 8h passées de 34 minutes, la météo, c'est pas joli joli aujourd'hui encore Non, des nuages, de la pluie, des orages, même cet après-midi avec de la grêle par endroit, 14 degrés en Ardennes jusqu'à 19 degrés ailleurs. Merci Pauline, à tout à l'heure. Prochain contact news sur Radio Contact, ce sera à 9h30 et dans les prochaines minutes, on va jouer au Blackjack. Mmh. <muches> mmh.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 It's To say if I went too far My heart still bears a scar I just wanna be close to you huh, huh, huh, huh. I just wanna be close to you She was a jazzy Queen Living a life like a backstreet dream Telling my lies when the truth is clear I think you knew what I wanted to hear I just Spinning wanna around be around like a weed on fire I'm Walking on tightrope on love's high wire Maxi Priest, en souvenir, sera du Contact, sorti en 1990, c'était Close to You. Son papa est portugais. Si, vraiment. Sa maman est sénégalaise. Ah, mamma. Et lui est italien. Ciao, bambini. Accueillons tout de suite Gigi. racclamili non comme ça di di on di di di ok bella squadra che vous êtes aujourd'hui c'est le william maria, maria on va le black jacket lu <laughs> bla cu pure sei di gagnare maria Un city trip à paris. Ah, paris, G, G. Eh. À paris paris et les vis sont si jolies oh. Aujourd'hui je, je sais pas pourquoi je sens que je sens quelque chose Ah oh, tu sens quelque oui, chose okay. Tu sens très très fort oui <rire> Voilà Alors attention, il faut les candidats pour jouer ça Allez, envoyez Gigi au 66 91. On envoie Gigi Gigi Gigi par SMS au 66 91, 55 centimes par message envoyé. Où ou... Bien sûr, évidemment. Ouais. Puggy avec nous, mardi, dans le cadre de notre Good Morning 100% Belge. Ils sont là ce matin dans le Good Morning. Puggy sera du contact. Et Lonely Town. <rire> Radio Contact bientôt en direct euh, dans le studio. Ce sera dans moins d'une semaine mardi, euh, 8h42. L'Infotrafic. On t'écoute attentivement Aurélie. Alors ce matin, mieux vaut éviter le ring ouest de Bruxelles. La circulation est très compliquée en raison euh, du chantier dans le virage de forêt. Depuis Halle, rajoutez une heure à votre temps de parcours vers Gambigar. 30 minutes depuis Jette vers Halle. Beaucoup de monde sur les nationales qui mènent à ce ring de côté de Le Saint-Pierre ou encore à la fin de la N6 qui vient de Halle. Euh, ailleurs, sur le ring sac coince de Waterloo-Mont-Saint-Jean à Zaventem vers Vilvorde Dans l'autre sens de Wemel à Zaventem, de Wezembeek à Tervuren vers Waterloo. Sur la petite Petite ceinture. Euh, il y a du monde, du tunnel Léopold II au tunnel Arlois vers le Midi, du tunnel Porte de Halle au tunnel Porte de Namur vers la Basilique, du tunnel Montgomery au tunnel Lois vers le centre, vers Bruxelles, vous êtes ralenti euh, depuis Berthème sur la E40, depuis Overez sur la E411, depuis Malines sur la E19, et enfin suite à un accident, le passage se fait uniquement via euh, euh, la voie de bus à Rens, sur la E313, Liège, Anvers, au kilomètre 9.7. Merci Aurélie. Patience, prudence, bonne route. L'info trafic avec Partez en vacances en toute insouciance avec l'assistance voyage d'Aurégné. Le Black À 8h43 sur Radio Contact, ouais, ouais. direction le petit village, ma foi, fort sympathique de Richel. Un Michel. village qui surplombe la Meuse, non loin de viser en province de Liège. D'accord. Et c'est Stéphane qu'on a à l'antenne. Bonjour Stéphane. Hello, oui, bonjour Maria. Eh hey, Stéphane on Ok, 40 ans, menuisier euh, au travail ce matin. On travaille le bois. Ah oui, tout à fait. Et je, vous, ai-je déjà dit à quel point j'aime ce métier Le, le bois, le menuisier. Ah oui, parce que les menuisiers ont aussi de très, bon. très très beaux avant-bois. Non. Non mais j'adore ça. Ça me fascine. Si tu savais vrai. comme j'aurais rêvé de savoir travailler le bois. Ouais de savoir ça travailler de savoir travailler tout court hé, t'en fais la bon. Didier hé, t'en fais la Didier hé, vraiment hé, hey, ciao Stefano comment ça va bien <rire> ça va très bien Didier, bonjour hé, hey, bonjour, alors attention, tant que les 21 c'est le Black Jack, je dis aujourd'hui il va se passer quelque chose dans les Black Jack, je sais ah, pas vous hey, dites ça ouais. tous les jours en même temps, Gigi <rire> je sais euh, pas quoi, je ouais. sais pas quoi, bon alors c'est important, on va mettre les deux jokers Didier, dans, dans le jeu il va se passer quelque chose ou pas Rien du tout madame je vais demander à Olivier de mettre pas parce que Maria, ça fonctionne pas c'est pas, pas Gigi Milis, hein, donc jidi euh, euh... ah. il a fait un biche là bravo jidi milice jidi jidi là, jidi okay. Top jidi jidi jidi jidi jidi jidi jidi jidi jidi jidi jidi jidi jidi jidi jidi jidi jidi jidi jidi jidi jidi jidi Le Jack. Avec Stéphane, Stéphane donc de ce très beau village de Richel qui était d'ailleurs euh, Oh un... c'est pas... oh, okay, oh, okay, bon c'est bon C'était une commune à part entière avant tout la allez, fusion des communes. Non, oh. faire, allez. Alors attention Stéphane, je tire le premier carte <rire> Vas-y Allez première carte Attention, je, je rappelle, si c'est le joker tout de suite c'est 21 Hop là Hop là Badaboum Badaboum, badaboum. <rire> J'étais attention C'est le 3, ah, pés, 3, 3, il y a pas 4. Les 4 de 3. On te va tranquille, Stéphane. Ce qui caractérise Richel, c'est que... Deuxième, attention, deuxième carte. Deuxième carte. Le jockey, c'est le 4. Le jockey, c'est le 4. de J'utilise Ça 7 fait 7 pour l'instant. Il n'y a pas de cadeau. Bon, on continue à l'aise. Allez, hein. troisième carte. Au Moyen-Âge, <rires> c'est d'arriver. <rires> troisième carte. Alors, le jockey, je dirais. Qu'est-ce qu'il se passe Qu'est-ce qui se passe Je ne sais pas, pas, pas, pas, pas, pas, pas Roi oh, des 17, 17. 17. Ah, alors, déjà 4 places de cinéma pour toi éventuellement. Qu'est-ce qu'on fait On continue Ah, je continue. Ah, allez, attention. Ah allez, alors, moi aussi, je continue. <rire> euh, Aujourd'hui... Non, ça m'attache. <rire> <rire> Jeter le calme. Alors, pour le plan 17 plus... Alors, 17 plus 4 ou alors un joker. 4 jokers. 4 jokers, madame, c'est joker. C'est un joker. C'est ouais. C'est un joker. Stéphane, est-ce que tu te rends compte T'as gagné, il y a eu le joker Stéphane Ah c'est génial merci. City Trip à Paris, il est pour toi, bravo oh C'est cool Stéphane oh, Un grand et, merci et bien voilà, Merci à toute l'équipe, vous êtes super T'es adorable, t'as une amoureuse Stéphane Oui bien sûr, Cécile Eh bien tu pourras emmener Cécile à Paris, tranquille, en amoureux bien, <rire> On t'embrasse très fort en tout Je cas génial. Bravo Stéphane Merci et la prochaine fois je parlerai également des deux écoles qu'il y a à Richel parce oh, que bon, ça... Ouais, bon, bon, bon. allez, ça il faut le dire aussi euh, Gigi merci je sentais, merci je ouais, vrai, je Gigi espérons que vous sortirez la même chose samedi pour le prochain match des Diables Rouges je me suis habillé tout à fait aujourd'hui en oui. diable rouge. Ouais, parce qu'on va massacrer l'Irlande allez tiens Tomlin voilà. bon. il m'a laissé un vent oh, <rire> je j'ai fait au plat il, a... il est parti 8h47 <rire> on revient dans un instant ce sera juste après euh, Joyce Jonathan temps, euh, Joy Jonathan avec elle, le morceau ça, ira". ça ira, Voilà oui. et puis l'horoscope de Patricia Milis évidemment Dis-moi que si tu es là ce n'est pas juste pour mes jolis yeux Dis-moi qu'au-delà de ça il y a d'autres raisons qui te rendent heureux Dis-moi si tu aimes bien nos paresses et nos matins d'amoureux Sois déjà la suite à deux Dis-moi que je suis la seule, que tu n'aies jamais autant désiré. Je n'ai pas de rendez-vous, plus de rencards que j'ai envie d'accepter. Avec toi c'est évident, je suis prête à oublier mon passé. Mmh, j'ai toujours aimé charmer, mais peu importe s'il n'y a qu'à toi que je plais. Moi, je me dis que c'est toi, et je sais que tu y crois, tu es celui qui rythme mes bonheurs, qui rythme mes humeurs, juste comme ça, et je me dis que c'est toi, et pour la toute première fois, pardonne-moi mes Un tout plus beau monument Ton regard comme un secret tes caresses aux limites de l'indécent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 poissons. Vos pensées sont tournées vers les voyages que vous commencez à préparer avec beaucoup d'intérêt. Excellent mercredi à tous. Merci Patricia, à toi aussi. DNCE e. dans la suite en musique sur Radio Contact, votre radio numéro 1. Bon mercredi C'est Cake by the Ocean. Avec Odie, pendant les Odie Days, on ne parle pas d'incroyable promotion, mais d'incroyables sensations. Les Odie Days, Ce sont des conditions exceptionnelles pour des voitures d'exception. Exemple, l'Audi A1 Limited Edition à partir de 13 990 euros. Days, c'est maintenant et jusqu'au 30 juin. Infos et conditions sur audi.be Dans un monde qui change, chaque supporter compte pour booster son business. Allez, allez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 Du lundi au vendredi, 16h20h sur Radio Contact, c'est David Antoine. Côté euh, message, Nathan. Oui, on a reçu... Euh, on a, oui, Non, en <rire> fait, j'en ai pas euh, enregistré là, tout de suite. Oh, j'ai paniqué, là, d'un coup. Ouais, il a voulu euh, masquer, en fait, non Non, mais je suis désolé, mais j'ai paniqué, voilà. Ouais, euh, c'est pas la première fois. <rire> David Antoine, 16h20h sur radio contact. radio contact. Justin Bieber, en concert avec Radio Contact. No. Radio Contact. Retrouvez l'intégralité des concerts Radio Contact sur radiocontact.be <truhke> chaque samedi 19h, 20h Mix de, Les mix de contact. Les mix de contact. Go, go, go, go. Sur Radio Contact. Radio Contact. Feel good. Le matin, le good morning, c'est une équipe soudée qui s'entraide. Oh, mais donc, c'est 100 mètres, ah, hein, je avec un mal. certain... Il ah, y avait un timing. Il y avait un challenge, oui. Il n'a pas fait ça tout seul l'une après-midi en se disant ah, ça, je « Je ne sais pas courir 100 mètres, mais je prends le temps que je veux, quoi. Y il avait, y avait un défi, quoi. » Mais c'est quoi le timing, alors Qu'est-ce que je sais Le good morning, c'est sur Radio Contact de 6h à 10h. Oh, no. See you walking around like it's a funeral. Not so safe. Tiptoe, tiptoe ah, Waste time with the masterpiece to Waste time with the masterpiece uh, You should be rolling with me You should be rolling with me uh, You're a real life fantasy You're a real life fantasy uh, But you're moving so carefully Let's start living dangerously Talk to me baby and <laughs> d'ambiance sur la plage c'était Cake by the Ocean Hello tout le monde et c'est une longue plage de musique qui s'annonce mmh. dans la prochaine heure avec Justin Timberlake, Tal, Justin Bieber ou encore Alan Walker. Il est 9h. Avant 10h sur Radio compact Pablo Andrés. Attention, alerte, nouveau personnage. Très très drôle, très drôle. Il va nous parler de l'euro. Voilà, Stéphane Powell, c'était pas disponible. Hein, il crie sur d'autres radios et donc, euh, <rire> et donc, et donc, on a un autre consultant de oui. football. Avec, préparez-vous. Euh, comment dire euh, Il a pas la langue dans sa poche. Il dit les choses telles telles qu'elles doivent oui, être. Oui, c'est vrai, c'est voilà. vrai. C'est une langue qui part dans tous les sens. D'ailleurs, il, vous il, allez il est voir. aiguisé. Il ouais, est ouais, aiguisé. Ouais, il voilà, est très, très il a bien, le phrasé bien. aiguisé. <rire> Euh, Rendez-vous tout à l'heure, ce sera à 9h40. On aura encore vos réactions bien sûr suite à cette petite VDM que je vous ai racontée, mon petit euh, souci chez le médecin, donc vos anecdotes on les attend évidemment. Et Géraldine et... nous parlera oui. de Christophe Maé dans les prochaines minutes. et son terrible clip, on rappelle qu'on vous, on vous prépare une petite surprise à ce sujet. Ah oui, ah, ah, ah oui oui, oui. On a fait un petit tournage récemment, ça devrait sortir dans pas longtemps, ça va être très sympa, oui. d'abord validé. C'est en, en approbation, c'est ça Oui, il paraît voilà. que c'est en cours de validation, ah, mais okay. ça peut prendre 6 mois, donc euh, <rire> voilà. Hein la météo aujourd'hui, exactement comme ces deux derniers jours, il y aura des averses, des orages et euh, des températures de l'ordre des 19 degrés. On est ensemble et vous ne vous êtes pas trompé ce matin, une fois de plus, vous avez choisi la radio number yes. one Grâce à vous, Radio Contact I can't stop the... Radio Contact is numéro 1 the... the... Belgique. on. Off of my city. Off of my we Shine in my pocket, got that good soul in my feet. I feel that hot blood in my body when it drops. Ooh, I can't take my eyes off it, moving so phenomenally. Come on, like the way we rock it, so don't stop. It's under the lights when everything goes nowhere to hide when I'm getting you close when we move.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 Shouldn't uh do, dance, dance. And been so dancing. So just dance, So just dance, So just dance, the feeling. So keep Oh. Yeah. yeah, yeah I can't stop the Ça, et voilà. La chronique de Géraldine. Avec évidemment l'incomparable, l'inégalable, celle dont on ne se séparera jamais. <rire> Géraldine J'ai l'impression d'être un petit peu d'homme que les cadiches que j'ai gagné à concours. Moi je vais marier à je Vous allez bien, les cocos oui, enfin, oui. Oui, oui, oui, ça va, et ma oui. tête, elle a l'air comment Heureuse, contente, rayonnante, oui. eh bien, bien, les habits vous avez Oula. du compost dans l'œil, je suis en colère Oui, Maria et Olivier, mais je l'ai à travers de la gorge, voilà, encore une fois, je loupe la crème du meilleur de ce qui se passe dans cette superbe émission du Good Morning et je ne fais que récolter le fond du panier, c'est à dire vous, Maria, oh, oh. Olivier et les figurants complètement crevés et au bout du rouleau dans ce ah, studio surchauffé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 Mais est-ce est, -ce, euh, ah, est -ce votre sport favori que d'appuyer sur ma grosse pompe à sang de type cœur et de oh. me faire peine et douleur Mais allez-y, il faut toujours de toute façon un bouc émissaire oui, dans bien. une émission, C'est la dernière arrivée qui traque, c'est ça <rire> Mais c'est quoi le problème de ne pas me convier, Marie et Olivier C'est mon physique. Hein Je ne suis pas assez bien que pour être présenté à ce christophe Maé Mais non, c'est pas ça. C'est pas ça Il n'y avait peut-être pas assez de place dans le Exactement. studio. Exactement. Ah oui Eh ben je pouvais pas venir m'asseoir sur les jambes d'Olivier oui, Vous qui aimez. Vrai, vous qui vrai. aimez tant à jouer à Dada sur le cheval de mon papa en privé vous voyez ce que je veux dire <rire> arrêtez ragez vos rames Oh peut-être aviez-vous peur que je vous fasse tout simplement de l'ombre à l'un et à l'autre ah, ah oui les cocos parce que moi je connais sur le bout des doigts l'œuvre complète de Christophe Maé ah, ouais. j'aurais posé des questions intelligentes et profondes ce qui, ah, ce qui nous aurait changé du niveau intellectuel des fautres faut, de questions enfin... moi Christophe Maé Olivier c'est toute ma vie depuis qu'il a été découvert via cette superbe émission la nouvelle star je ne vois encore arriver Il était une aussi, même que Marianne Jenner s'est commis. Il a chanté Seni et à ma mais euh, mais son... ça. C'est oui. Christophe Willem, ça. Non, c'est... Oui, oh, Marie, et Olivier, c'est terrible. <rire> terrible, terrible. Couper les caméras et stoppez la diffusion des bandes de contact. J'ai confondu Christophe Maé avec Christophe Willem. Bah, bravo. Oui, c'est gênant. Non, alors les amis, je vous pardonne. Vous avez bien fait de ne pas m'inviter parce que entre nous, je déteste Christophe Maé. <rire> mais oh, oui, Dieu. non. Oh, je oh, n'aime oh, vraiment oh, pas Olivier, j'ai oh, acheté oh, son album Il a une voix trop nazillère pour oh, moi C'est oh, simple, il ne chante pas Il ne fait que j'acasser oh, Allez, oh, tout non. est pardonné Les cocos, vous reprenez la place number one Dans mon cœur. et n'oubliez pas par contre Si Christophe Willem vient, je suis votre femme Bisous les cocos Youhou Retrouvez les meilleurs moments du Good Morning Sur radiocontact.be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 sur Radio Contact, c'est Maria Del Rio qui apporte le petit déjeuner. Apporter un petit pain au sucre. Oh. Mmh. Pour manger de la pâte à tartiner pour oh. mettre dessus. Eh. Et, euh, et alors on a des petites, euh, des petites cracottes. Oh. Des gens entamés. De ah, des gens de <rire> Maria Olivier, c'est tous les matins sur Radio Contact. Je vis loin du monde autour des jours où mon cœur est trop lourd. Tant de souvenirs qui me lâchent. Il y a des nuits où pour eux sur Radio Contact avec le passé tel qui sera bientôt de retour sous le feu des projecteurs comme on dit et ça nous réjouit trafic. Aurélie Alors attention, il y a un véhicule en panne à Grimbergen en voie de droite au kilomètre 39.4 vers Zaventem. Le trafic est au pas depuis Wemmel. Sur le ring intérieur, le trafic est au pas de Halle à Forêt suite au chantier. Dans l'autre sens, il y a des files de Waterloo-Mont-Saint-Jean à Weisenbeek de jet à Forêt vers Halle. Vers Bruxelles, il y a une voiture en panne sur la E19 qui vient d'Anvers. C'est à Petit. Euh, le trafic est compliqué depuis Malines-Nord. Il est des aux endroits habituels sur les autres axes. Et puis attention, suite à un accident Le passage se fait uniquement via la voie réservée au buste. Bus, c'est sur la E313 Liège, anvers au kilomètre 9.5. 9.7, il y a des fils de pierre Rentals. Qu'est-ce qu'elle a dit La voie réservée au bus Au bus, ouais. Ah oui, il y a plein de bus, comme ça, c'est génial, c'est super. C'est pratique pour... Euh... Oui. Magnifique, une expo à aller voir, absolument, j'ai raté ma faim, c'est pas grave. <rire> Patience, prudence et bonne route L'info trafic avec <rire> Cet été, Oula. comptez sur l'assistance voyage Touring. On Comptez les petites VDM chez le médecin, tu vois, genre la petite fille qui, a, qui on dit à 10 ans, vas-y crache en allant chez le dentiste et la petite, au lieu de cracher dans la <rire> lavabo, crache sur la dentiste. <rire> C'était très rigolo. Et ici, on a Géraldine au téléphone. Bonjour Géraldine. Salut Maria, bonjour Olivier, salut, salut tout Géraldine. le monde. <rire> Géraldine, bonjour tu es de Wolue Saint-Lambert à Bruxelles. Oui. Alors, on n'est pas du tout au courant de ton anecdote, donc on t'écoute. Bon, je t'explique. Donc il y a quoi, une vingtaine d'années de ça, j'avais un petit ami super mignon, belle voiture et tout. Et euh, mm -hmm. donc pour expliquer d'abord le départ, mm -hmm. donc il devait faire rem remplacer toutes ses dents du dessus, donc de devant. Donc il avait été chez son dentiste, je sais pas lui avoir enlevé donc il avait plus de dents. Donc entre-temps, mm -hmm. il avait mis Donc elle lui avait fait les empreintes, il devait avoir ses dents un mois après. Entre-temps, il avait des fausses dents, mais donc elle lui avait dit qu'il devait faire attention parce que quand il mange et tout ça, bon bref. Donc moi, je pas au courant, c'est un, un mec que je n'avais pas rencontré depuis longtemps. Donc on décide de partir un petit week-end dans les Ardennes et tout, ok, super. Et donc euh, on part là-bas et lui décide le matin d'aller chercher le pidej. Je dis ok, et donc il part, j'attends une heure, deux heures, deux heures et demie, toujours bon, enfin. rien. Donc je me dis, je vais, prendre la... je vais aller à pied, je vais voir où il est. Et donc en avançant, je vois la voiture un peu plus loin sur le bas côté de la route. Je vais vers lui et je le vois, tac, à, à côté de la voiture, il fou. Et le gars en fait, il avait ouvert sa fenêtre, il était éternué et toutes ses dents étaient tombées. Oh c'est pas vrai, Julien. Oui. Oui. Oui. Et bon, pas... je le connaissais pas depuis longtemps, Il je sais quand c'est ton mari ou quelqu'un de <rire> confirme, mais c'était. Bloqué, lui, il n'osait plus parler. Évidemment, il a plus de dents. Ce ah, n'est donc... pas vrai. <rire> si, si, si, si, si, et ça, alors quoi Tu es arrivé vers lui, t'as expliqué qu'il avait paumé ses dents. Mais non, je regarde. Moi, je crois qu'il avait un accident. Je, donc, je regarde. Tu mets quoi Il m'explique. Mais bon, il parlait bizarrement. évidemment, il a plus de oh temps, la mais la je, je devais rire. Je savais pas si je devais rire. Enfin, bon, bref, il a appelé son dentiste. Urgence. On est reparti. à Bruxelles. Il a pas pété un mot <rire> sur tout le trajet. Et alors. Elle l'a reçu hein, le samedi parce que c'était tellement. Oui. Mais bon voilà, quoi. Tu jamais ce truc parce que franchement, c'est incroyable de voir le mec à quatre pattes en train de ramasser les C'est la... trop drôle. C'est trop euh, drôle. Et quoi Et vous êtes restés longtemps ensemble Après, Ça doit fait bizarre oh, bon, de te dire tiens, il a toutes des fausses dents, quoi. <rire> oui, je sais pas bon. Ça n'a pas duré longtemps. Bon, ça n'avait rien à voir. Hein, mais bon, ça n'a pas duré longtemps. Mais enfin, l'anecdote, je n'oublierai jamais. Je ah, les Il t'en a pas magnifique. voulu d'avoir rigolé. Il n'a pas eu une dent contre toi. Oh <rire> et des rires, et des rires. C'est super drôle. Merci de l'avoir partagé, hein, Géraldine. Non, mais je vous en prie. Je vous On... fais des gros gros bisous. <rire> On va faire en sorte qu'il reste anonyme, hein, ok Oui, c'est mieux, je pense. <rire> bisous, Géraldine. Géraldine. Ciao. Salut tout le monde. Ciao, ciao. Ah, elle était sympa, Géraldine. Oui, oui. Justin Bieber. Sympa aussi d'ailleurs ça. Il a pas toutes ses dents, mais c'est parce qu'ils ont pas toutes poussées encore. Oh, Et s'il a des dents, c'est pas des dents de sagesse. Oh, non company Comme les joueurs de foot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 Mais chez Daoust, la star, c'est vous. Découvrez votre job de rêve sur daoust.be Wake up. Le matin, c'est le Good Morning qu'il faut écouter. Mais, mais le problème, c'est que nous allons avoir une zone pluvio-orageuse. Pluvio-orageuse. Pluvio pluvio -orageuse. <rire> c'est la météo suisse. Pluvio-orageuse. Heureusement, le Good Morning, c'est mieux que ça. Wake Maybe each other's company. Oh, maybe we can be, be each other's company. Oh, company. Let's end each other's lonely nights. each other's paradise. Need a picture for my frame. want to share my drink. Tell me what you wanna drink. I tell you what I got in mind. Oh, I don't know your name But I feel like that's gonna change You ain't gotta be my lover You to call me, baby Never open up, I no pressure Ain't that serious Can we, we keep Keep each other company Oh, maybe Company, oh, company, company. Oh, company. Ain't about the complications. I'm all about the elevation.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 le nouveau justin Bieber tout en douceur sera du contact c'était company on n'en veut pas ailleurs ah non donc on l'a gardé oui, ah, ah non, ne quittez pas J.C. depuis le standard du Good Morning. Ouais, ouais, Allô, J.C. Oui, J.C. depuis des... Mm. Uh, le blocage de la mâchoire qui empêche bien de parler, c'est bien un trismus, hein, oh, oui, ça, oui. oui. Donc c'est ça qu'on alors. <ministre> <rire> oh Oh, c'est pas sympa Ici, J.C. depuis des... Parle, vous, les orthophonistes. Oh, Retrouvez les meilleurs oh. moments du Good Morning <rire> sur radiocontact.de oh <,cida> <öl> Allez, tous sur le ring. À 9h passées de 22 minutes à 9h40, Pablo Andresse avec un nouveau personnage. Un vous n'avez pas compris la défaite des Diables Rouges pour leur premier match durant l'Euro. Il va tout vous expliquer, ce sera tout à l'heure. Donc 9h40, soyez là, ne bougez pas. Et puis le top 3 des auditeurs arrive également avec JC. Alan Walker, côté musique avec FedEd. Et à 9h30, c'est Contact News. Sur Radio Contact, votre radio number one. Écoutez Radio Contact via l'application Radio Contact, disponible sur l'App Store et l'Android Market. Elle a gagné grâce à Radio Contact. Allô Oui, bonsoir, c'est qui au téléphone C'est Clarisse. Clarisse, t'as quel âge J'ai 13 ans. Clarisse, qu'est-ce que tu vas faire le 20 avril Je vais voir les Tu gagnes la rencontre avec The Vamps <rire> Je te le jure ma Clarisse, c'est bon, c'est pour toi. <rire> c'est Radio Contact avec Radio. You know, Mon plus beau cadeau, se gagne uniquement sur Radio Contact. Radio Contact. Radio Contact. Radio. Radio Contact. Radio. Radio. Chaque samedi, 19h, 20h, les Jokainen. de contact.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 Dans le Good Morning, la vérité sort de la bouche des enfants Carrie voulait dire, euh, la prochaine fois que je vais à Radio Contact J'apporterai un gâteau, mais pas pour toi, car tu as pris des fesses C'est ah. dégueulasse <rire> Le Good Morning, c'est sur Radio Contact You the shadow to my life. Did you feel star. You fade away Afraid of Is out of sight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 À 9h30, Pauline Laurent. Bonjour Pauline. Bonjour Maria, bonjour Olivier, bonjour à tous. L'ex-femme du tueur d'Orlando dans un barguet était-elle au courant de ses intentions Savait-elle qu'Omar Matin se rendrait dans le club dans la nuit de samedi à dimanche, là où il a abattu 49 personnes Omar matine qui a prêté allégeance au groupe terroriste État islamique avant d'être abattu par les forces de l'ordre. Aujourd'hui donc, le FBI s'intéresse au profil de son ex-femme Nour Salman, Nina Zanata. Oui, les enquêteurs se demandent si elle n'est pas dans une certaine mesure complice du tueur d'Orlando. Pourquoi Parce qu'en interrogeant la jeune femme de 30 ans, ils ont compris qu'elle avait conduit son ex-mari à la discothèque au moins une fois avant la tuerie. Toute la question est de savoir s'il s'agissait d'un repérage des lieux avant l'attaque. Selon les médias américains, elle aurait également été présente lors de l'achat des munitions et d'un étui de revolver. Elle aurait même tenté de dissuader Omar matine de mener à bien son projet. Si c'est le cas, si elle avait réellement des soupçons, même bien plus une connaissance du projet qu'elle a gardé malgré cela le silence, alors elle sera considérée comme la complice d'Omar Matin. Pour l'heure, la jeune femme coopère. Les enquêteurs ont choisi de ne pas l'arrêter. Ils tentent de rassembler un maximum d'éléments sur son éventuelle implication dans l'affaire. Un grand jury fédéral a été convoqué. Il pourrait inculper Noor Salman dès aujourd'hui. Merci Nina pour toutes ces précisions. Et le président américain Barack Obama s'est entretenu hier soir avec le président français François Hollande. Ils ont décidé d'augmenter la coopération entre leurs services suite à la tuerie d'Orlando et au meurtre de ce couple de policiers lundi soir. Ils ont été tués à leur domicile à Magnanville, près de Paris, par un jeune homme de 25 ans, Larossi Abala. Lui aussi avait prêté allégeance au groupe terroriste État islamique. Il a été abattu par la police. Trois de ses proches ont été placés en garde à vue. Un acte terroriste qui est pris très au sérieux par les autorités françaises. Manuel Valls, le Premier ministre, a d'ailleurs déclaré que la France connaîtrait de nouvelles attaques. Et chez nous, après ce drame, le chef de corps de la police Bruxelles XL, Guido Van Wimmerch, a déclaré dans la presse flamande ce matin, encourager les policiers bruxellois à emporter leurs armes à leur domicile. Focus à présent sur le secteur de la construction, un secteur qui est en train de plonger et qui en appelle donc au gouvernement. 20 000 emplois ont été perdus ces quatre dernières années, 26 000 de plus sont menacés d'ici 2020 si rien n'est fait pour enrayer la concurrence déloyale de certains pays étrangers, la Pologne, la Roumanie, Bulgarie et le Portugal principalement. Robert de Mulaner, l'administrateur délégué de la Confédération de la Construction. Nous parlons aujourd'hui de 32 euros de l'heure, c'est le coût d'un travailleur a déclaré à l'ONSS. Un travailleur polonais coûte de l'ordre de 22 euros de l'heure, au motif que les charges sociales sont payées dans son pays d'origine. Et donc, euh, ce n'est pas 10 euros que nous demandons de compenser, parce que c'est quelque chose qui ne serait pas payable par les finances publiques. Nous demandons une partie suffisamment importante qu'on puisse inverser la tendance. Nous avons dit aussi au gouvernement que de rien faire coûtera plus cher que de faire. Car 26 000 emplois perdus en 4 ans, cela représente à peu près 1 milliard de recettes perdues qui s'ajouteront à toutes celles qui se sont déjà évaporés pour nos finances publiques. Des propos recueillis par Valérie de Winter. De nouvelles violences entre supporters anglais et russes hier soir à Lille en marge de l'euro de football. Il n'y a pas eu de blessés. Ces heures ont éclaté à la veille du match Russie-Slovaquie qui a donc lieu cet après-midi à 15h. Deux autres matchs à l'affiche aujourd'hui dans le groupe A, Roumanie-Suisse à 18h et France-Albanie à 21h. Quant à nos Diables Rouges, ils se retrouveront à 11h à Bordeaux pour un entraînement au centre du Hayan.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 9h34, pas bien non plus, c'est la météo. Oui, ce matin, il fait encore sec dans quelques régions, mais cet après-midi, il pleuvra partout et les, les précipitations seront importantes, 14 à 19 degrés au thermomètre. Merci Pauline, on se retrouve demain 6h. Et dans la suite en musique, euh, on l'a dit, Mike Posner. Il y aura Jennifer également avec Ma Révolution. Tu aimes bien Jennifer oh, je Ah, j'adore. Ah oui, fan. je sais. Retour en 2004. <rire> il paraît qu'elle va revenir euh, elle aussi avec euh, Duda. On secret. attend ça avec impatience. Radio secret va s'appeler euh, son album. L'album, tu as ah, déjà je bien Je suis des au courant de tout. Je la suis ah, sur Twitter, oui. je la suis sur Facebook. J'adore. Avant 10 h également de Tempo Trap avec Fall Together sur Radio Contact. <musique>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 Sad souls, darling. All I know are sad souls. Try hard, Hey. I know. All I know. All I know. I know. I I'm just a singer who already blew his shot.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 faire la petite désannonce parce que Maria est sur showroom privé donc euh, ah, ça va ça se passe bien Z, de gazette euh. <rire> ah, c'était Mike Postner, Postner avec euh, bizarre yes, voilà bonsoir bonsoir bon Maria il est flamand Non je suis je ne suis pas euh, francophone spécialiste du football non je suis spécialiste dans le football c'est je confirme c'est notre consultant sportif pour l'euro ah oh, mon dieu Didrik Kupers Didrik euh, Kupers Kupers avec le, le Q de de de Kupers non <rire> Ha ha ha. Effectivement, sur Radio Contact, ouais. il sera là pendant toute la durée de l'Euro. Georges Grun et Stéphane Powell, n'étant pas disponibles, on a fait avec ce qu'on avait, il décortiquera pour nous les différents matchs avec plus ou moins de brio d'ailleurs. Joueur lui-même en 14e provincial, ouais. c'est dire qu'il est vraiment spécialiste. Le FC Zotogem. Bonjour, Didrik Kuypers. Yeah, euh, bonjour donc à tous les auditeurs. Je suis donc à du FC Zotogem. Euh, je vais être euh, Didrik, euh, Didrik donc, euh, donc, voilà. oui, donc Ça, je viens déjà de le dire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 à la 32e minute quand tu vas voir un Italien qui marque un but ça nous a euh, pas, pas libéré Olivier mais après quand tu as un deuxième but d'un <rire> autre Italien ça, ça, ça nous a encore euh, moins euh, pas, pas libéré ouais, ouais. super analyse est-ce que vous êtes payé pour cette analyse Monsieur M. Kuiper? Kuypers Kuypers avec le cul le cul de Kuypers il ah. n'y euh, a pas à y avoir de fumée sans, sans feu Maria mm. mieux valoir euh, un tien que deux week-ends dans le Jura <rire> euh, ah, c'est ouais, oui il faut garder les pieds sur les épaules et surtout <rire> mais, Oui, mais... ça ne sert à rien de tout de <rire> suite monter sur tes grands cheveux, et surtout si tu as pas de cheveux comme Laurent Simon par exemple. D'accord, mais une autre question, yeah. puisque vous êtes là. <rire> euh, Est-ce que vous êtes d'accord avec Will Motts qui déclare que c'est pas plus mal cette défaite pour que les Belges retombent un peu les pieds sur terre ouais. <tousse> Pardon Oh <tousse> <tousse> Euh, ah. Comment Pardon, la euh, question, pardon. Ah, dégueu. Euh, dites, alors comment arrêtez. Ah, comment ouais. expliquez-vous euh, yeah. la victoire des Italiens Oui, yeah, je crois que tactiquement, il n'y avait pas de tactique, Maria. Team Spiritement, il n'y avait pas de Team Spirit. C'est quand tu vas voir Kevin de Bruyne qui est très rouge comme un scampi. Euh, es, allez. Pour moi, la seule explication, c'est que tu as les, tu as les Italiens. Ouais. À ma à mon avis, ils ont mangé les spaghetti Et ça, c'est des si longs. Tu as plus d'énergie. Alors que le Devils, ils ont mangé des frites. Et les frites, c'était plus difficile à digérer ta flants tu lances tu ralentir <rire> comme on dit en Flandre euh, très simplement je parle itinérant aucune dixième ni dixième Olivier dans n'importe quoi en je vais dire euh. alors euh, vous ne comprenez pas qu'on n'est pas titularisé Carrasco oui je veux que Carrasco c'était un joueur magnifique un joueur qui allait dans, dans son équipe c'était c'est un joueur qui a le vent dans le poupe c'est un joueur que j'ai tout de suite pris sur mon échelle <rire> euh, oh, et faut rester positif et faut rester, si tu pas être positif tu être négatif mais négatif ça c'est Pas bleu, hein, ça pas positif non plus, ça c'est vrai. vrai. Ouais. Euh, D'après ce qu'on dit, Will Mott serait motivé ses troupes à la mi-temps, mais euh, visiblement sans succès. Yeah, le coach il dit euh, « Allez, allez, allez, allez, allez, ouais, allez, mais allez où ?» Ça c'est quelque chose qu'il faut se dire C'est comme moi je dis à mon équipe, le FCJM euh, à la mi-temps, je dis « Si vous ne le faites pas pour vous, faites-le au moins pour les supporters. »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 C'est vrai, c'est pas ça. Euh, ça peut apporter. Bravo. Chose. bravo on peut l'applaudir. Belle analyse en tout ouais, cas. Ouais, ouais, ouais. Grâce à vous, on comprend mieux les subtilités non, du non, jeu non. Ah oui, non, là, et les différentes tactiques. Oui. Oh, non. Oh. Oh. Retrouvez les meilleurs moments du Good Morning sur radiocontact.de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 Il vaut peut-être quand même mieux donner de bons produits frais Lidl à votre enfant maintenant. Les produits frais de chez Lidl pour tout ce qui compte. Dans le Good Morning, on ne comprend pas toujours tout. Commentez-vous l'ancosa cette manière Mais on s'amuse. Maria et Olivier, c'est le Good Morning sur Radio Contact. Ma Révolution. Porte ton nom. Ma révolution. Vain seule façon de tourner le monde, de le ole mahdollista pour toi je ne tehtävä muutoksen. marcher, ma révolution muutoksen. Minun sur Radio Contact. Le, le, le top 3 des auditeurs. Oui, Avec oh, le, grand, le seul, l'unique JC évidemment. Est-ce que vous voulez du top 3? Oui. Ouais C'est magnifique, on l'a les gars, attention. Ce matin dans le top 3, Aurélie regarde des images coquines. Ouais. Oui. Gary fait péter le ballon. Et alors pour terminer, les 6 jours à Paris est tombé aujourd'hui. Numéro 3. Numéro 3. Aurélie déconcentrée ce matin parce que bon elle regarde des images coquines sur internet. On oh, ne peut pas oui. Allons-y. L'info trafic avec Aurélie. Alors attention, il y a deux accidents. Eh bien, je n'ose pas te dire les photos sur lesquelles elle est en train elle est en train de tomber. Franchement. En fait, je, bah, je cherche une illustration pour euh, pour le thème de Maria et je suis tombée sur une photo un peu coquine. Vachement coquine, mais, coquille, va, mais quand va, tu vois, va, ouais, je sais pas. Tu sais que tout ce que tu fais sur l'ordinateur <rire> est tracé ici. Hein. Ah ben écoute, voilà, c'est super alors On peut déjà lui dire au revoir. Alors. <rire> Bravo, hein, bravo, François Super, hein, vraiment. Oui, ben désolé, pardon, ouais. c'est pas le deux, Numéro 2, numéro 2, c'est ça. ça. <rire> pour une fois que c'est pas Gary, allez, franchement. <rire> <rire> allez, le jeu le plus improbable, c'est souffler, c'est gagner. Deux souffleurs, mais un seul 20 heures. Allons-y. C'est parti, <rire> bonne chance, hein.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 Importe Moi, ce qui m'a plus interpellé là-dedans, c'est quand même qu'Aurélie pensait que c'était la musique de Ben Hur. Voilà. Ben Hur, Benil. Ben, ben, ben oui. et puis oui, c'est Ben Ur qui est sorti au lieu de Benil. Ouais, Ben Hur, Benil. Numéro 1 Numéro. Hein.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 Ouais, bravo bon, ah, bon, elle était, était content elle était contente. à demain les senti, gars à 6h 6h 10h sur Radio Contact comme chaque jour vous êtes là le maître du standard et on ne parle pas de football <rire> The Tampa Trap Fall Together dans le Good Morning tout de suite Trap sur Radio-Contact et Fall Together. Et bien voilà, l'émission se termine pour aujourd'hui. C'est avec beaucoup de plaisir que nous vous retrouverons demain matin. Merci de nous avoir écoutés, merci de nous avoir suivis. Merci à toi Olivier de m'avoir accompagné durant cette émission. Merci. supporter, supporter. Merci Gary. Merci Aurélie. Nous avons bien ri, c'est le moins que l'on puisse dire supporte de plus non. Ah, ni toi ni Aurélie <rire> Pablo c'est limite nous ne vous laisserons pas non. le seul non. que je supporte c'est Gary ici ah, euh, bah, euh, bah, lui, ça, ça bon. tombe mal parce que là il est ah il était là Gary t'étais là <rire> oh, oh, oh, je t'ai pas beaucoup entendu je ne t'ai pas beaucoup entendu aujourd'hui <rire> Mais... On vous retrouve en oui. demain 6h10h sur Radio Contact, c'est Gaydor Bartos qui prend le relais jusqu'à euh, j'allais dire 10h ça va être un peu juste, jusqu'à 13h on va faire. Oui. Oui, salut va les faire gars ça. Demain je t'apporte un super petit déj toi tais toi oui. oui. Appelle showroom oui. privé, oui. Zalando et tout ce que tu veux. Et Aurélie, je te souhaite de bonnes presses Voilà. Oui. Allez, à demain les amis, ciao Retrouvez les meilleurs moments du good morning sur radiocontact.de Moi, le match ne commence pas avec Non as raison et il ne commence pas non plus avec tout à fait d'accord il ne commence même pas avec le merveilleux mouvement d'attaque en ce dé non. non pour moi le match commence avec mon Coca-Cola bien frais pour moi aussi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 of Samares en concert avec Radio Contact. Radio Contact. Retrouvez l'intégralité des concerts Radio Contact sur RadioContact.be. Right Chaque, Chaque samedi, 19h-20h. Les mix de contact. Les mix de contact. Les mix de contact. Sur Radio Contact. Vous êtes sur la route et vous constatez un accident ou un radar Informez-nous dès maintenant par SMS au 34 93 15 centimes par message. Surfez sur radiocontact.be et découvrez les prochaines actions et concours. radiocontact.be, le site internet de votre radio. Il a gagné grâce à Radio Contact. Le, le il faut le 18. Où le joker Je le joker le joker est vrai hey hey hey est vrai Je suis est vrai est vrai est le joker oui le joker Je suis le joker Je suis pas pas pour le plus Se gagne uniquement Sur Radio Contact Radio Contact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 Yeah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 Avant l'hiver Ça y est Maria Del Rio a fini son shopping je vais oh. Me privé. Oh vous exagérez. Oh. Mais t'arrêtes pas toi, c'est incroyable C'est compulsif, c'est de la compensation, tu vois. Je, je ne fume pas, je me drogue pas, mais je dépense mon argent. Ah, oui, à fond. Oui. Ouais. oui, oui, oui, oui. Les chaussures ça va, oui. Eh, ça va, ça va, bon, ça parfait. va. Je, oui, voilà, t'es gentil. On peut suivre les aventures de Maria Del Rio, évidemment, dans le good morning, <rire> 6h 10h, les aventures shopping de aïe, Maria. Aïe. <rire> aïe, aïe, aïe aïe aïe aïe Bienvenue tout le monde, il est 10h. Oui. Bonne journée Toi aussi À bientôt <rire> Ciao. Ciao Voici Kongs dans les oreilles Merci d'être là dans la radio, c'est un souvenir radio contact de 2003 Fodel et je veux vivre. Bonjour tout le monde. Bonjour bonjour, c'est la bise. Allez. C'est Gaëtan avec vous et on ensemble jusqu'à 13h. Radio contact ma radio. J'espère que tout va bien de votre côté Ça y est, c'est le milieu de la semaine Donc on n'est pas très loin du week-end Faut positiver, on reste feel good Avec euh, le bon son de Radio Contact dans quelques instants DJ Snake Middle, Think Things, Souvenir Radio Contact de 2008 Mickey ou Mikey, c'est belge Ça arrive dans quelques, in dans quelques instants et puis, et puis attention Le jeu feel good risque de tomber dans l'émission Donc voilà, il y aura encore une fois du cadeau à gagner Donc restez bien attentifs Là, moi je vous souhaite juste une excellente journée à l'écoute de Radio Contact